Salut tout le monde, ici Wegraf, Coolman Skate et D'Ortan de la gang de RéseauGamer.com. Vous écoutez, c'est juste un autre podcast avec vos trois animateurs, Luc Desormeaux, Annick Bellanger et Simon Lefebvre. Bonjour! Bonjour. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième épisode de C'est juste un autre podcast. Ici Luc Desormeaux et avec moi aujourd'hui il y a Simon Lefebvre. Salut Luc! Et Annick Bélanger. Bonjour! Alors, euh, re-bienvenue. Euh, nous ça fait un mois qu'on s'est pas parlé, même un peu plus parce qu'on a pas eu de podcast au mois d'octobre euh, dû à une petit congé de maladie. Et on est de retour aujourd'hui avec plusieurs sujets. Et on va commencer avec notre ami Simon qui va nous parler d'un MMORPG Euh, encore cette semaine. Alors oui, bon. Pour faire changement. Pour faire changement, <rire> c'est ça. Bon, on a l'intention de parler d'animes de, de, japonais à un moment donné, mais on cherche le bon anime à vous présenter pour commencer. Oui, puis présentement, je crois que ça va attendre peut-être deux podcasts si tout va bien, comme, que je, le, comme je le, sens là présentement. C'est beau. Donc, euh, ben allô tout le monde. Ce mois-ci, ben c'est ça, c'est ce que j'appellerais pour moi vraiment un mois de transition parce que comme il y a bientôt de nouvelles sorties de jeux comme exemple Guild Wars 2, Diablo 3, bien, je vais être entre deux ce soir, là, présentement, pour ma chronique. Alors, un message aux autres chroniqueurs, je vous laisse le soin de parler de Skyrim, qui se trouve être Elder Scrolls 5, qui va sûrement être excellent, mais dont je ne jouerai pas, et dont je ne parlerai pas. Alors, c'est tout à vous. Mon sujet de ce soir, eh bien je vais être en mesure d'en parler plus le mois prochain, Car premièrement, la sortie officielle est le 20 décembre de cette année 2011. Deuxièmement, étant choisi comme étant bêta-testeur ainsi que Luc, nous avons dû signer une clause de non divulgation Et comme dans mon vrai travail non virtuel, j'ai une volonté de Jedi et une loyauté de site à respecter la confidentialité de mes clients. Et donc, aucun spoiler va être dévoilé. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler euh, parce que le jeu n'est pas encore sorti. Puis, euh, quand on accepte d'être bêta tester pour euh, le jeu que Simon va parler, ben, on accepte aussi de ne pas parler du jeu. Exact. Alors, bon, ok, ok, c'est comme vous vouliez absolument un spoiler. Attention, Anakin Skywalker, c'est le père de Luke. Et voilà. Non, c'est Darth Vader qui est le père de Luke. Mais. C'est Anna... la même personne. D'accord. <rire> Le chanceux, il y a Natalie Portman. OK. Oui, puis il l'a tué aussi. Ah, ben là, de... maudit. Non, c'est vrai, elle a juste perdu l'envie de vivre. Ouais. Incroyable. Je vais, bien lui... bien. je vais lui redonner goût. Alors, euh, je pense que les fanatiques ont déjà euh, trouvé, mais pour les autres, et oui, je vais parler de Star Wars The Old Republic, le MMORPG. Mon but euh, ici est vraiment de vous faire acheter le Collector Edition. Euh, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Y a de toute façon, il y en a plus, c'est très dur à trouver. Ah ouais. Puis il y a des du monde sur eBay qui vend ça aux 1000 dollars et plus. Aïe aïe. Wow. J'aimerais voir la cruche qui va l'acheter. <rire> Ou le ben la cruche mais on dit une cruche quand même. Ben bon. Nos auditeurs au moins sont prévenus. Ouais, mais on a quand même été assez entre parenthèses cave pour payer 150 pièces pour l'avoir. Mm -hmm. Ça fait Mais partie euh, des prix dont je vais parler tantôt. Ouais, hein? mais c'est c'est quand même une belle pièce de collection. Oui, exact, parce que je vais vous dire aussi qu'est-ce que c'est le, le contenu de, de chaque édition que, que l'on a là. Donc c'est ça, juste juste vous donner un peu assez d'informations pour vous donner la piqûre de vous faire jouer à ce MMO. Parce que Bioware, on va se le dire, là, il y avait tout un contrat en main parce qu'il faut faire de un MMO de Star Wars qui va vraiment attirer les fans de MMO, mais surtout satisfaire, ici je les nommerai pas, mais les vieux fans de Star Wars. Tout un défi. On va voir bientôt s'ils ont réussi avec Brio ou si, wow, World of Warcraft va rester toujours le roi incontesté à ce jour et que Star Wars sera chamouaou. -Wow. Chamouaou. Mm -hmm. <rire> mais, mais on, on s'est aperçu quand même euh, la semaine passée ou la deux semaines que Blizzard a quand même peur de, de, de Star Wars, The Old Republic qui s'en vient parce qu'ils ont annoncé que la personne, les personnes qui achèteraient pour un an prépayé de World of Warcraft, recevraient Diablo 3 gratuit. Mm -hmm. Fait que si ça, c'est pas une preuve d'avoir un petit peu de la compétition, je sais pas ce qui est avoir peur. Il y a sûrement des espions un peu partout. Ouais, d'avoir peur du côté sombre de la force. Aha. Alors, une brève incursion côté histoire, afin de donner une idée du temps, du moment que le récit se passe, afin de plaire à ceux qui aiment croire que les Pères Noël passent par le cheminée. Ce que je pourrais vous dire, ce serait explorer une ère, un millénaire avant la venue de Darth Vader, lorsque la guerre entre la République et l'Empire Sith ont divisé la galaxie. C'est tout. Mais, ok, ok, ok, bon, euh, je vais mettre un peu plus de détails euh, pour plein tout le monde. Alors, protégée par le légendaire Ordre du Jedi, la République Galactique a maintenu une paix fragile dans la galaxie pour environ un millier de générations. Or, il y a plusieurs siècles, la plus grande menace que la galaxie avait jamais rencontrée a émergé sous la forme de l'Empire Sith. Après une guerre puérile, la République émergea victorieuse et les Sith furent éradiés, du moins, c'est ce qu'ils en pensaient. Néanmoins, les Jedi ont maintenu une vigilance constante sur l'ancien monde des Sith, Corriban, afin de protéger la galaxie des ténèbres qui résident toujours à l'intérieur des tombes de la planète. Alors voilà, ben, je crois que c'est une meilleure introduction, vous m'en donnerez des nouvelles. Je vais sûrement m'ennuyer d'Amidala, je l'avoue, mais pas d'un personnage à grandes oreilles. Ma mémoire sélective a vraiment effacé son nom, alors euh, je vais m'abstenir de le prononcer. Oui, puis moi j'ai mis ça clair avec, avec toi quand on a commencé à jouer le bêta. Tu m'as demandé quel genre de personnage tu veux jouer, puis j'ai dit là-dedans je veux jouer un Sith tu t'es resté surpris parce que tu pensais que moi je jouerais un Jedi j'ai dit non dit, si jamais je rencontre Jar Jar sur une des planètes je veux pas avoir de remords à le couper en deux avec mon sabre Blazer je pense que même les chevaliers euh, Jedi auraient pas de remords ou ça leur dérangerait pas d'avoir un petit peu de background dark dans leur côté euh, light ouais mais ça vient peut-être beaucoup beaucoup du côté light de la force de tuer Jar Jar parce que tu fais du bien à beaucoup du monde <rire> dans l'univers <rire> Alors c'est ça, certaines caractéristiques du jeu en tant que tel. on peut choisir parmi l'un des huit rôles les classes possibles. Donc oui, oui, on va pouvoir même équiper deux sabres laser. Devenez aussi le héros de votre propre épopée interactive avec les dialogues cinématiques, ainsi que tous les personnages du jeu qui ont tous leur voix. Ensuite, les choix que vous allez faire tout au long de votre histoire vont déterminer de quel côté votre chemin de vie va prendre. Donc soit le bon côté de la force ou son côté obscur. Fait que le côté bon ou le côté le fun <rire> ouais, ok. Nous allons avoir aussi la possibilité d'avoir un compagnon compagne lors de notre route. Pour ceux qui alternative parce que avouons-le, Han Solo sans Chewbacca, c'est comme Darth Vader sans son casque. On veut pas vraiment le voir. Ah, ouais, peut-être. Alors, pour les amateurs de combats joueur contre joueur, il devrait y avoir des batailles à grande échelle en plus des duels. Pour ceux qui aiment pas vraiment jouer à un jeu et lorsqu'ils sortent d'une ville puis qu'ils se font tuer par d'autres joueurs, ne vous inquiétez pas. BioWare a pensé aussi à vous. Comme à peu près à toutes les MMO qui existent présentement, j'imagine. C'est qu'il y a des MMOs que des fois rendus au niveau 15 exemple, où ce que tu peux sortir de la ville, tu peux te faire attaquer par n'importe quel autre joueur et il y a des gens qui bon, c'est leur fun. C'est correct, mais pour moi, ça enlève mon fun à moi, mais euh, un niveau 40, exemple, va attendre à la sortie de la ville et va s'amuser à tuer les personnages qui sont niveau 15. Oui, parce qu'il est pas mal plus fort que ça autres et c'est facile à tuer. Et que dans certains jeux, lorsque tu meurs, des fois, tu perds des morceaux d'équipement. OK. Donc, euh, tu vois, c'est tout C'est fantastique. Alors, euh, présentement, quand tu vas pouvoir jouer, tu peux choisir de tomber sur un serveur exemple juste joueur contre joueur ou un serveur que tu vas jouer juste contre l'environnement, c'est-à-dire euh, les monstres. Fait que PVP, quand vous choisissez vos serveurs, vous allez avoir PvP ou PVE. C'est ça. Donc euh, chaque personnage va avoir la possibilité d'avoir son propre vaisseau spatial. Wouhou! <rire> oui, oui, avec des lumières et tout, pas en Lego. Oui, ça va être le <rire> fun. Il y a des donjons, il y a des, on les appelle les, les flashpoints. Des formations de guildes, une boutique aux enchères, une monture, des créations d'objets. Bref, un MMO qui, j'espère, va être à la hauteur de mes exigences qui sont très minimes. Oui. Ouais. Bi BioWare est prévenu maintenant. Oui, j'imagine. <rire> Mais ils ont, ils ont un, bon, euh, un bon, comme on pourrait dire, track record. Ils, ont, ils ont, À date, les jeux qui sortent sont quand même bien graphiquement et côté histoire. Fait que j'ai plus ou moins peur. D'accord. Alors côté graphiquement, c'est ça, en, en passant par là, je dois absolument parler des minimums requis de vos ordinateurs et portables afin que votre achat vraiment vous donne une bonne satisfaction. Donc les minimums au niveau euh, processeur, excusez-moi, un AMD Athlon 64 Dual Core 4000+, ou un Intel Core 2 Duo, 2 euh, GHz. Comme le système d'exploitation, eh bien ça doit rouler sur Windows XP ou Windows 7. Oups, j'avais presque oublié Vista. Ah ben, tout le monde essaie de l'oublier, fait que c'est correct. <rire> Selon moi, les utilisateurs Mac peuvent aussi, après avoir installé des applications permettant d'émuler Windows sur leur Mac, vont avoir accès aux jeux pareils. Ils ne euh, sortent pas pour Mac directement, hein, Non, c'est ça. Ça fait okay. que ça va être vraiment Windows. Ceux qui veulent jouer vraiment sur leur Mac vont pouvoir, mais ils vont devoir passer par un... Bootcamp puis installer Windows exact. 7, quelque chose comme ça. Exact. Ouais. Au niveau XP, on a besoin d'un minimum de 1.5 GB. Windows Vista et Windows 7, on en a besoin de deux. Ou les PC utilisant une carte graphique intégrée, ils recommandent 2 GB de mémoire vive. Côté carte graphique, une ATI X1800 ou encore mieux. Nvidia, c'est 7800 ou encore mieux. Et aussi, bon les graphiques intégrés Intel 4100 ou encore mieux. Bien sûr, pour ceux qui vont avoir le côté à ne pas de télécharger, mais bien avoir, comme nous autres avec le Collector Edition, d'avoir les CD. Il nous faut un DVD-ROM de 8X ou mieux. Ouais. Capacité de supporter les shaders 3.0. Mais c'est quoi ça, un shader? Mais il n'y a rien de mieux que le bon Wikipédia pour nous donner une petite description de ce que c'est qu'un shader. En fait, c'est une suite d'instructions données à un ordinateur utilisée en image de synthèse pour paramétrer une partie du processus rendu <rire> de rendu réalisé par une carte graphique ou un moteur de rendu logiciel. Ils peuvent permettre de, de, donc, de décrire l'absorption, la diffusion de la lumière, les textures utilisées, les réflexions, réfractions, l'ombrage euh, bon, et autres. Tout ça, ce que ça veut dire, c'est par la conception même du processus. Les shaders sont des candidats idéaux pour une exécution en parallèle avec le processeur graphique d'une carte. C'est sûr, en, en résumé, c'est juste pour aider votre carte graphique. Assurez-vous d'avoir un minimum de 3.0 afin de, que votre immersion là, du jeu là, soit des plus intéressantes. Fait que dans le fin fond, si vous êtes en bas de ça, le jeu sera pas bien beau. Pas bien beau, <rire> c'est exact. Ou bien non, il va vraiment mettre ça à l'eau. Mais s'il recommande vraiment Shader 3.0, je ne crois pas même qu'on peut aller en bas de ça. Je que le jeu va euh, J'ai un demi collègue et ami, que lui aussi était bêta-testeur, et a dû ajuster ses displays sur ATI qui éprouvait certains problèmes de jeu présentement. Okay. Donc, ceux qui ont des cartes ATI, je vous suggère vraiment d'aller mettre à jour vos, vos cartes là, afin de s'assurer que lorsque le jeu va arriver, vous allez être en, pouvoir, en mesure de pouvoir jouer. Ouais. La situation, quand vous voulez jouer, toujours quand vous voulez jouer à un nouveau jeu qui vient de sortir, la meilleure chose, c'est de mettre les pilotes à jour. Ouais. Parce que souvent, comme si vous jouez à Battlefield 3 ou n'importe quel jeu récent, des fois, les compagnies vont mettre une mise à jour de pilote juste pour ces jeux-là, parce qu'ils sont tellement demandant puis ils ont besoin d'une de, de, de nouvelle version. Là. Fait que vous allez toujours aller chercher votre nouvelle version. Je l'ai fait avant de, de jouer euh, pour le bêta testing, parce que j'ai essayé de jouer un autre jeu, qui est un, jeu, un MMO qui est World of Tanks. Okay. Puis quand je jouais avec mes vieux pilotes, ou plutôt que j'apparaissais, les autres tanks disparaissaient, je me promenais, j'étais le seul tank que je voyais. Fini mes alliés. Ah, je pensais que tu gagnais automatiquement. Non, mais tu ah. te fais tirer par <rire> du monde que tu ne vois pas. C'est assez fatiguant. Aïe aïe. Ouais. <rire> Bon, mais on est rendu au niveau des prix. Euh, C'est sûr que là, je vais vous parler de chacune des éditions. On en a trois. Et chacune inclut un mois d'accès au jeu, peu importe l'édition. C'est déjà ça. Ça l'enlève euh, au niveau du prix parce que... Euh, attachez votre ceinture. L'édition standard est à 59,99. Ce qui nous donne accès au jeu tôt. Je vous en reparlerai tantôt. Et aussi une pierre de couleur qui permet de changer la couleur de votre sabre laser. Donc, c'est pas mal ça, avec un mois d'accès, et c'est tout pour l'édition <rire> standard. L'édition numérique de luxe, elle est 20$ de plus, donc 79,99$. Ça donne donc les mêmes choses, accès au jeu de Pluto, pierre de couleur qui permet de changer la couleur de votre sabre laser, et se rajoute à ça un pistolet d'urgence qui permet d'envoyer un signal lumineux dans les airs, aussi un androïde d'entraînement tel que Luke Skywalker utilise pour s'entraîner en solo, Un, <coughs> un danseur/danseuse holographique pour votre propre plaisir. C'est sûr, on aime ça vraiment nous, les hologrammes. Moi, ouais, c'est sûr. <rire> une caméra holographique pour capturer des images et nos aventures lors de notre séjour dans le jeu. Un, je vais le dire, c'est en anglais, mais je vais tenter de le traduire un peu en français. C'est un STAP, un STAP. C'est une plateforme aérienne pour un trooper. En fait, c'est comme un segway si on veut pour se déplacer sans les roues. Et j'imagine aussi sans pouvoir ben, euh, tomber en avant, je dirais, pour être gentil, comme pour ne pas faire comme un vrai segway. Là. Okay. Alors, euh, c'est ça. Selon moi, avec 20$ de plus, on commence sérieusement à avoir du contenu. J'avoue, pour moi, bon, juste la danseuse, look... euh, je veux dire la navette de déplacement et la caméra semblent justifier un 20$ de plus. Et qui n'a jamais voulu vraiment avoir un petit entraîneur de sable laser? Hein? Ah, c'est sûr, c'est intéressant à voir. <rire> Et enfin, bon, le bon dernier, le Collector Edition. Attention au portefeuille, une rondelette somme de 149,99 et, et ça, bien sûr, avant les taxes. C'est sûr que, bon, ouch, c'est le double du deluxe et presque le triple du standard. On s'attend à voir du bourbon. On est mieux. <rire> Donc, les petits enfants et les grands, mais soyez très, très sages pour un gros mois afin que votre Père Noël personnel puisse se dénier vous le procurer, là. Oui oui, même moi je me surprends à faire de la vaisselle maintenant. <rire> On est donc fin avec maman Noël la chanceuse. Bon alors l'édition du collector. Bon j'avoue c'était peut-être pas si euh, drôle. Non mais ce que rien. Je ton humour. Non non, mais je t'écoute, je t'intéresse, je veux savoir. Je, vois ça, je veux oui, savoir j'ai payé, hein, payé qu quoi J'ai j'ai commandé sans même regarder ce que c'était. Non, c'est pas. D'accord. Bon. Mm -hmm, c'est sûr. Je suis un peu cave mais pas totalement berceau. <rire> Alors, elle comprend vraiment tout ce que je viens d'énumérer pour les deux autres éditions, surtout comme en ajoutant tout ce qui est à partir du Deluxe, le numérique. Et quand je dis numérique, c'est le Deluxe, selon moi, n'aura pas de copie physique. Ça semble être juste numérique que tu peux télécharger. Ça va rester à voir. on pourra peut-être vous confirmer, mais selon moi, ce que j'ai vu présentement sur la page web de Star Wars, c'est vraiment que la copie téléchargeable. Et attention, le téléchargement risque d'être gros. Alors, pour ceux qui ont un téléchargement limité par mois, là gardez-vous-en un petit peu pour le mois de décembre. Oui, parce qu'on parle d'une vingtaine de gigs juste pour le jeu. Que là, de si 20 à des 30. Je en plus, plus en moyenne de 30. Si t'as des bonbons en plus. Mais, mais là, là un petit Ça veut dire que la version numérique va être en vente sur Origin, parce que est a parti Origin et non, ils ne sont pas sur Steam. Mm -hmm. Fait que là, tu me dis je paye 20$ de plus pour avoir une coupe de gugus, mais pas de CD ça se peut fort bien parce okay. que là le niveau CD n'avait pas été écrit à ce jour à moins qu'ils aient fait une erreur sur la page okay. web j'espère qu'ils qu a fait une erreur parce que payer 20$ de plus pour <rire> avoir avec pas de CD comme on dit euh, je veux dire ça coûte rien à... C'est ce que moi, je comprends aussi. Puis je paierais 79 pour de pour Je dis, je comprends. Puis ça, c'est un, un peu, puis on va sûrement venir quand on en parlera à un moment donné. C'est un peu la place ou le terrain dangereux que les compagnies de jeu sont en train d'embarquer dessus. C'est qu'ils te vendent un jeu téléchargeable, puis ils te chargent le même prix que la version tablette. Puis t'as pas de CD, t'as pas de livre d'instructions, tu pas de boîtier. Je devrais payer théoriquement 10 à 15$ de moins pour mon jeu. <rire> théoriquement. Et non pas le même prix ou plus. Mais on n'est pas du marketing, ça Non, fils, mais on est cave, on l'achète pareil. Ah ben, c'est ça. <rire> ok, je te laisse continuer. Qu'est-ce qu'il y a dans ma de collection? Qu'est-ce qui se rajoute de plus, comme je disais, de, du Deluxe, que j'ai déjà tout énuméré les petits points, parce que oui, on les retrouve. Il se rajoute une souris Android. C'est aucune idée vraiment de son utilité à venir le mois prochain. Euh, une boutique virtuelle exclusive au Collector Edition, ce qui nous permettrait d'acheter des euh, des objets en ligne que les gens autres n'auraient pas accès. Acheter avec argent ou acheter avec crédit dans, dans le jeu? Aucune idée, mais selon moi, habituellement, c'est acheter avec du crédit dans le jeu. OK. Présentement, mais je peux pas dire parce que on n'a rien vu puis on ne peut rien avoir vu non plus. Non, parce que <rire> jusqu'à là, on... On ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas rien à... euh, la, Selon moi, la boutique non plus euh, ne sera pas ouverte au, à aucun bêta-tester euh, tant que ça ne sera pas vraiment le lancement officiel. Ouais, ben, de toute façon, tout ce que tu achètes, tu le perds théoriquement quand ils vont resetter les serveur et tout le monde part le vrai jeu. Oh, oh, oh oui, ça c'est Ça ne sert à rien de clair. mettre trop temps ni d'argent là-dessus. Exact. Alors, qu'est-ce qui va se rajouter aussi? Le journal du maître... Nios Dural, donc j'imagine que c'est quelque chose à lire, donc pour les fans de Star Wars euh, ça va sûrement leur plaire la carte complète de la galaxie ça, il me le fallait Moi, je, je suis un grand fan de ça et de voir avoir un gros poster affiché au-dessus de mon ordinateur là, avec toute la grande galaxie, toutes les planètes, ça ça, ça, ça, vaut, ça vaut le détour. Ouais, c'est beau au-dessus de la table de cuisine, juste à de la table de cuisine. <rire> ben là, oui, super! Une clé de sécurité personnalisée. Je vous en dirai plus long le mois prochain à vraiment d'être sûr, mais ce que je peux dire présentement, c'est que sachant que dans les MMO, on a beaucoup des failles, des fois, au niveau de se faire pirater nos comptes et de se les faire voler, selon moi, c'est une clé de sécurité qui va faire de l'encryption de plus, afin de protéger nos comptes des éditions de, du collectionneur désolé pour ceux qui ne peuvent pas se procurer mais je vous suggère quand même de ne pas payer 1000$ sur Ebay juste pour la clé j'imagine la clé ça va être un peu comme euh, ce qu'on avait les Secure ID là, les petites cartes euh, qui sont une compagnie qui fait ça, qui s'est faite hacker aussi dernièrement là. fantastique euh, <rire> je ne me rappelle pas si le nom de la compagnie mais c'est des cartes les chiffres changent tout le temps mais exact. je ne sais pas si le chiffre va changer toujours Assez, avec ça, ou c'est juste, ça va toujours être le même code, puis tu vas l'utiliser, un code à 10, 15, 20 chiffres? Là. Selon moi, ça devrait être comme euh, plus à jour aujourd'hui, où est-ce que tu vas rentrer une phrase quelconque, que seul toi va pouvoir le savoir, et qui va être en plus encryptée, et mise sur une clé USB, et que cette clé-là, euh, en tant que telle, quand tu vas vouloir jouer, et afin de débloquer ton compte, pour t'authentifier, tu vas devoir l'insérer insérer la, la clé dans la, la... clé et qu'elle va reconnaître et puis que le jeu va essayer d'aller rechercher ça cette clé là à cet endroit là pour avoir cette encryption là et le décrypter et, et te donner accès okay. moi c'est c'est ce que je vois mais on va pouvoir plus en donner de détails euh, le mois prochain peut-être qu'on rêve beaucoup puis c'est juste une clé qui écrit euh, quelque chose juste pour même. faire beau exact juste pour faire rajouter <rire> un gus de plus mais ça ça a l'air intéressant un CD avec la musique de Star Wars The Old Republic fait que pour ceux qui aiment la musique parce que la musique va être, probablement être bonne Ça va être de la musique orchestrale un peu comme, comme Star, toujours Wars. De Star Wars, puis je crois que tout le monde aime ça. Ouais, c'est bien. Là. Ça va toujours dépendre. Il y en a, il y a des albums qui sont ordinaires, des albums qui sont meilleurs. C'est sûr, moi j'aime la musique de John Williams dans Star Wars. Ok. À part, je pense qu'à part la musique d'intro qui est la fanfare, puis la, la musique que tout le monde connaît de Star Wars, il y aura pas grand chose. Il n'y aura rien d'autre de de John Williams. À quelque chose qui va se ressembler, là, sûrement. Oui, c'est sûr, personnellement, moi, euh, supposons que je joue à Eden Eternal, je ne mettrais pas cette musique-là en arrière-plan, c'est clair. Là. Mais bon, ça fait partie du lot du, du package. Oui, mais ça, ça va être bien, il y a beaucoup de gens qui aiment ça avoir les, les bandes originales euh, des jeux qu'ils achètent quand la bande originale est bonne, je pense que là, ça, va, ça devrait être correct, ça ouais. devrait valoir la peine. Il se rajoute aussi une statue géante de Darth Malgus. Euh, selon moi, c'est vraiment elle qui devait justifier l'écart géant de prix. Quand on parle géant, as-tu la taille de la, la, la, la statuette? Euh, pas vraiment. J'ai pas réussi à voir au niveau de la taille, mais je te dirais vraiment ce que t'as présentement. Ça va vraiment suivre comme... Euh, Avec une dizaine de pouces, as assassin... 12 ouais, pouces à oh, peu près. Oui, oui parce que pour pour ceux qui ne savent pas parce que la plupart ben OK personne d'entre vous est venu euh, dans Chez ma toi. salle de cinéma à part <rire> Steve Degarry qui est venu faire son tour puis euh, j'ai euh, ma, ma salle de cinéma où on enregistre le podcast est euh, truffée de figurines et de posters de Star Wars. Ouais, c'est le thème général de la, de la pièce. Euh, ça va peut-être changer à euh, un moment donné avec toutes les conneries que George Lucas fait avec la, la, la, la série mais on verra. Ça va être plein Jar Jar. Non, ça... Oups! Ah, oh, je me suis souvenu du nom. <rire> Maudit. Alors, le jeu en version disque dans un étui en métal de collection et le tout dans une boîte de collection faite de haute qualité. C'est sûr que j'ai très hâte de l'ouvrir physiquement. C'est toujours le fun de dire qu'on a payé 150$ et... Euh on va avoir de quoi de tangible. Ça, ça es, c'est la description que tu vois, que tu as vu sur le site de Bioware? Oh, oui, absolument. Moi, tout ce que je donne présentement comme information, c'est tout ce que tout le monde pourrait aller se procurer en allant sur le site de Star Wars okay. officiel. Il n'y a rien vraiment donc euh, qui sort de... D'un magazine, IGN, non, chose comme non, non, ça. non, non, okay. c'est vraiment tout rapport ce que j'ai pris. C'est directement de Star Wars. Okay. Donc, ce que je vous donne là présentement, c'est supposé être officiel et que ça ne dépasse pas les bornes de ma non-confident. Tu sais, du fait ça. que je dois rester ça. Non, non, c'est beau, c'est parce que quand tu dis c'est d'une boîte de haute qualité, c'est sûr. Si ça vient de IGN, GamePro ou quelque chose comme ça, qui ont vu et ils, ils disent « Ah, oh, c'est une boîte de haute qualité », tu prends ça pour du cash, là. Quand oui, ça vient de la compagnie qui le fait, ils diront pas « et voici dans une boîte en plastique, cochonnerie à 2$ ». Là. Tu sais, je veux dire, Ils ne le diront pas franchement quand on va le recevoir, on va voir ce que ça a l'air. Puis on va pouvoir en parler le mois prochain. Puis on va pouvoir en parler le mois prochain parce voilà. qu'on va l'avoir entre les mains. C'est ça! À moins que monsieur de la poste le perd. <rire> on va les <aller> chercher. OK. <rire> non, ça va être livré à ta maison, à moins que tu, tu l'as commandé en ligne? Oui. De nos, nos amis de GameStop? Euh, exactement. GameStop, ouais. Fait que tu vas le recevoir par la poste. Mm -hmm. Ils ne te demanderont pas d'aller le chercher. D'accord. On au niveau, euh, les gens vont surtout être intéressés, les prix par mois. Combien ça coûte ce jeu-là? Parce que oui, c'est un pay-to-play, ce n'est pas un free-to-play. Donc, euh, par mois, on va devoir euh, débourser aussi. Donc, comme je vous le disais, en général, le premier mois devrait être inclus, mais si vous voulez continuer après, ben oui, il va falloir utiliser notre carte de crédit et, euh, afin de pouvoir continuer à s'amuser. C'est sûr, si, si Bioware veut se faire hacker leur site, Ça prend des cartes de crédit dessus. Non? Non. OK. Non, Mais que... ça aide les hackers. Ça exemple. aide les Ça hackers, aide, ça aide les pirates. Ça. Donc, euh, c'est sûr qu'ils ont gardé, ils ont tenté de garder la norme. Et selon moi, ce que je vois présentement, je vous confirme que oui, euh, sur les MMO. C'est vraiment donc un mois pour 14,99 par mois. Donc, c'est sûr que moi, lorsque je parle, c'est sans les taxes. Et je parle en dollars... Euh, des États-Unis. Euh, c'est des fois, on est de parité, donc c'est pas mal la même chose, mais ça peut monter un petit peu pour Canadiens, là. Ça va sûrement être 15,99 ou 15,99. Pour 94, nous, ou deux pièces de plus. Peut-être. Ouais. Il aime ça, euh, aussitôt que l'argent a pu vraiment à parité, monter les prix un peu. Plus. <rire> ça, c'est un autre sujet. Alors, pour trois mois, c'est sûr qu'ils ont tenté de faire en sorte qu'on économise. Alors, c'est 13,99. Euh, sur le but d'un trois mois, on va économiser donc 3 C'est incroyable, hein? Mais si, on... Mais si on met ça sur un an... Hein? Si on met ça sur un an, le 3$, donc fois 4, ça fait 12$, ce qui se rapproche à presque avoir un mois gratuit. Ah, quand même mais possible. le mois gratuit ne l'est pas parce que tu dois le payer à tous les 3 mois, là, mais ça revient moins cher en bout de ligne. Ouais, c'est la même chose avec le 6 mois. Si on prend un 6 mois, c'est 12,99$, on économise donc sur 6 mois 12$. Et donc sur 2 fois 6 mois qui fait un an, on économise presque 2 mois. Fait que le maximum que tu peux acheter, c'est 6 mois d'avance? C'est 6 mois d'avance qui on doit absolument, si on prend le 6 mois de payer, dans une somme euh, complète. Un qui coup. se trouve à être, j'ai fait le calcul, à 77 et 94. Corrigez-moi si je me trompe. Mais c'est ça. Fait que oui, on doit payer tout d'un coup d'avance. Mais après ça, on a 6 mois d'accès qu'on ne se casse pas la tête. Et qu'on peut penser à dire « Bon, ben j'ai économisé presque un mois. » Donc, c'est 7 mois pour le prix de 6, mais tu le payes dans ton 6 mois mais t'économises. parce que ouais. c'est d'un côté c'est c'est sûr c'est cher j'étais le premier à dire waouh wow, payer 15 ouais. pièces par mois ça me tente pas mais le monde qui joue à ça achète probablement moins d'autres jeux c'est le prix d'un jeu que t'achèterais dans un dans un mois je veux dire si je... Je suis... Je dirais que c'est pas mal réparti, là, parce oui. qu'il y a des gens qui sont vraiment euh, fans de ça, puis tu sais que moi, j'étais un fan de MMO. Oh oui. Donc, pour moi, euh, même les free-to-play, ce qu'on avait déjà discuté auparavant, je vais encourager les développeurs et je vais peut-être même donner 100$ durant un mois pour dire, regarde, je vais m'acheter du stock pour vous remercier et autres. 100$, dollars, c'est c'est encore plus, en, donc en une shot, en un coup, que le six mois total qui est à 77. Là. Oh oui, je ne parle pas juste de ça, je parle tu vas, tu vas acheter un jeu, regarde euh, Battlefield 3 qui est sorti mm -hmm. deux semaines, 59,99$, campagne solo dure 5 à 6 heures, puis après ça, si tu veux rentabiliser le prix de ton jeu, il faut que tu joues en ligne. Un jeu comme ça, je dis dire... Ou tu, tu payes... le retournes après ça c'est microplay parce qu'il te le rachète il te le rachète peut-être à <rire> un bon prix parce que c'est un genre de monde, mais tu regardes pareil... Je dis ça te coûte 15 par mois. Quelqu'un qui s'achète un à deux jeux par mois, va, ça, il va dépenser plus que ça pour jouer. Puis je dis, tu peux jouer à ça indéfiniment. Tu peux te créer des personnages. Tu peux. Oui, c'est ta vie ça ta vie, fait que même si tu arrêtes de payer après ton six mois, ton compte est toujours, acté, toujours là, il va juste comme se fermer. C'est important de vérifier avec eux afin que tu ne cliques pas pour renouveler ta carte de crédit. Si tu veux arrêter, tu dois les aviser genre un mois d'avance pour dire je ne renouvelle pas Ils vont juste comme je euh, ton compte. Mm -hmm. Donc quand tu vas vouloir repartir six mois plus tard, parce qu'ils ne savent pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ta vie ou autre, oh, tu veux essayer un autre jeu, n'importe quoi, tu dis bon, ben moi, je veux reprendre un autre six mois, mais es tout à fait libre et réactive ton compte. Puis euh, tu ils, que es, là Puis ils déliteront, ils, ils effaceront jamais vos personnages non, à moins vraiment d'un problème du côté des serveurs ça que je leur souhaite pas ouais, parce qu'ils veulent, ils veulent, veulent que les gens reviennent regarde exact. World of Warcraft il y a Benoît Gagnon de l'analyse des geeks qui jouait à World of Warcraft puis à un moment donné il a décidé, c'est assez, il arrêtait mm -hmm. Puis à un moment donné il a reçu un email de Blizzard qui oui, disait, ah oh, revenez mm -hmm. puis regarde ça, puis ça faisait je pense un an ou plus qu'il avait arrêté puis il a retourné, puis son bonhomme était comme il était, je veux dire. Exactement, et des il fois, ils vont ça. donner des mois gratuits, et fait que des fois, ça a des bons côtés, où, on euh, ah, revient on a mis à jour telle, telle chose, ça nous donne droit à ça, tu, tu peux avoir un objet de plus si tu te réabonnes avec nous, ou autre. Donc, ils essayent quand même de re revoir ses clients, ce que je trouve quand même bon, là. Bon, ouais. Mais c'était, je veux dire, en bout de ligne, c'est toi qui fais tes choix de, de jeu, là. Fait que si Exactement. toi, tu dis, bon, ben moi, je veux jouer à Star Wars, et je me concentre là-dessus, ben sur, sur un an, ça va te coûter un peu moins de... Bon, je dirais que les taxes peut-être 200$ dans ton année. C'est trois jeux que, de console que tu vas mettre de côté, mais c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que, regarde, le, le jeu va donner amplement d'heures de satisfaction et tu as huit histoires différentes avec huit fins différentes et euh, c'est ça, les choix que tu fais aussi. Tu peux jouer donc euh, deux Jedi et tu vas en faire un, que tu vas faire tout le temps des mauvais choix, juste pour le, le, le fun de voir qu'est-ce que ça donne. Euh, t'es vraiment en libre, là, donc tu vas, vas voir comme deux scénarios différents. Mm -hmm. C'est fantastique. Là. Fait que Oui, pour l'argent, je trouve que c'est un très bon investissement. Juste être prêt à répéter les mêmes choses, souvent. Comme Eden Eternal, on l'a recommencé deux fois, mm -hmm. parce qu'on joue avec euh, Jean-François, présentement, oui. Arsène, qu'on mm -hmm. dit bonjour, parce que c'est qui nous Vous écoute. Euh, fait qu'on a recommencé avec lui, Fait que toutes les quêtes qu'on avait faites ensemble, quand qu on a commencé, on, on les refait. Exact. Fait Il faut être prêt à refaire les mêmes quêtes plus qu'une fois, si tu veux repartir un autre personnage sur un autre... Euh, pas nécessairement avec une autre histoire, mais si tu prends deux Jedi... Ça va être tu deux vas, fois, mais au moins, tu sais déjà où aller, tu sais déjà quoi faire. Donc, ta vitesse exacte, c'est ça, c'est que ça va aller plus vite. C'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas, c'est un inconvénient parce que ceux qui n'aiment pas répéter les mêmes choses vont trouver ça peut-être un peu. Plat. Mais en les répétant, comme je te dis, tu vas faire les autres choix à la place. Oui, c'est ça. Tu ne joueras pas deux fois la même chose parce que ça va te donner deux fois la, la même fin. Tu vas te dire, regarde. Là, euh, Là, ça serait vraiment ridicule. Donc, à ce moment-là, si tu vas tes dire, je j'en prends un autre, puis je décide d'aller complètement du côté obscur avec un voir Jedi. Voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne. Fait que même si tu refais les mêmes quêtes, tes choix vont peut-être t'amener à des réponses différentes, à des choix différents. Puis peut-être même que... Je ne sais pas ce qu'ils nous ont préparé, là, BioWare. On ne sait pas le, le jeu, là, au niveau de la sortie. Mais ils vont peut-être avoir trouvé un, des scénarios, des, des directions différentes. Avant, je te parle pas, mettons, de l'histoire principale, mais les à côté secondaires peuvent tout le temps nous laisser des surprises. Là. Ça, puis de toute façon, ils vont faire comme euh, Blizzard a fait avec World of Warcraft, sortir des expansions à un moment hey, donné. Oh oui, absolument, parce que présentement... C'est euh, ça, là, là. Oh oui, c'est sûr et certain, attendez-vous à ça. Donc, euh, c'est ça, ce que j'avais parlé au début de ma chronique, je disais au niveau des euh, accès aux jeux tôt. Qu'est-ce que c'est ça, dans le fond, c'est un Early Access en anglais. À propos de, de cet accès-là, avant le lancement officiel, bon, ben... En fait, ce qu'on va parler ici, c'est vraiment de la spéculation. Donc, il n'y a rien de vraiment encore établi. Euh, mais ils veulent nous donner des accès à des journées avant le lancement officiel afin d'aider à dégorger les serveurs. C'est-à-dire que s'il y a trop de joueurs qui vont jouer sur la première planète ou la première carte de jeu en même temps, bien, on va s'attendre à avoir des, soit des queues d'attente interminables avant de pouvoir entrer dans le jeu, Ou même, lorsque tu vas rentrer, ton jeu ne sera pas intéressant parce que tu vas cliquer sur juste un bouton pour attaquer et tu ne verras aucune action de ton personnage parce que, dans le fond, le client, qu'est-ce qu'il a envoyé au serveur? Le serveur est surchargé, pas capable d'encaisser tout le monde en même temps. Et donc, c'est le but du fait qu'ils veulent faire un dans le fond, un early access. Pour un, diminuer le pour, lag, finalement. Pour aider à ça, parce que le temps, si toi, tu rentres, mettons, une journée avant quelqu'un d'autre, mais ils présument que si tu joues euh, un temps X, tu vas être tonne, donc tu ne seras plus au même endroit, le serveur va être capable de l'accepter. Donc, si on regarde ça ici, c'est sûr qu'on euh, regarde d'autres jeux comme Final Fantasy, eux ont eu 7 jours d'excès plutôt que que tout le monde. Les, les gens qui avaient payé. Euh, Rift ont eu 8 jours. Ion a eu 48 heures. Donc, ça varie vraiment de jeu en jeu. Mais ce qu'on peut voir en général, moi, je pourrais dire, exemple, on va faire une moyenne entre 5 et 16 jours, exemple. Mm -hmm. Donc, avant. Si on calcule le 20 décembre, nous, on va pouvoir commencer euh, peut-être le 15 si on est chanceux. Puis encore là, au niveau de l'accès tôt, c'est plus on a acheté le jeu euh, en réserve le plus tôt, plus on va être les premiers à débuter avec le jeu en partant. Okay. C'est une façon de BioWare de nous dire merci d'avoir été fidèle et de vouloir nous encourager si tôt. C'est donnant-donnant. Selon moi, ce que je vois, c'est ça. c'est qu'on pour, pourrait quasiment dire ceux qui ont acheté l'édition du collecteur vont être comme, euh, exemple, si on mettait ça sur 5 jours, on va rentrer le premier, la première journée, le 15 décembre. Après ça, ben, ça va être les gens qui ont acheté le niveau digital. Ils vont avoir 3 jours d'accès. Et les gens, parce que même les, les gens d'édition standard, s'ils l'ont acheté avant le temps, que les gens vont l'acheter en tablette vont avoir peut-être un jour d'accès avant tout le monde pareil un ou deux jours d'accès puis là le, le, la sortie en Europe est décalée de deux jours ça sort le 22 en Europe je pense ok fait que là ceux qui ont acheté le Collectors en Europe vont être deux jours après parce que jeu, ils vont avoir un accès probablement avant aussi mais peut-être les autres vont savoir trois jours mais avec les autres ça va faire cinq jours pareil mais ils vont être deux jours décalés de, de nous aussi mm -hmm. ça va dégorger les serveurs parce que oui La première journée que tout le monde va embarquer. S'il fallait que tout le monde ait accès en même temps, les serveurs planteraient pas mal. Oui, ouais, c'était ça avec World of Warcraft. Ça ouais, a été catastrophique, la, la, la journée de lancement. Là. Mais fait qu'eux qu apprennent des, des erreurs des autres. Je trouve ça bon. Oui, parce qu'on peut rien dire sur le jeu, mais on peut, on peut dire que les serveurs tiennent le coup quand même. Présentement, là, pendant le bêta, les serveurs tiennent le coup. Oui, mais parce que ça, c'est notre but. Hein. Ce qu'on veut expliquer aux gens, c'est ça, c'est qu'on est. On dit qu'on est testeur, présentement, on est testeur du serveur. Fait que dans le fond, tout ce qu'ils voulaient, c'est d'avoir un nombre incroyable de gens joués pour essayer de voir comment les serveurs étaient capables d'encaisser le coup. Parce que, ne faut pas se le cacher, là, ça sort dans moins d'un de, de mois, là. Bientôt, dans un. C'est le 20, 20 décembre. Là. Donc. Ouais. Faut Il faut qu'il faut qu'ils soient prêts, là. Parce que si ça plante ouch, ça va leur faire mal. Là. Puis l'attente est tellement incroyable pour ce jeu-là qu'ils peuvent pas se permettre de se planter. Non. Ils peuvent donc, pas manquer leur euh, Je crois que c'est pas mal tout de mon côté. J'espère que je vous ai donné le goût euh, de vous acheter au moins l'édition standard. Ça, euh, comme World of Warcraft, éventuellement, ils vont peut-être faire, euh, ils vont peut-être donner des deux semaines gratuits afin d'essayer, afin d'avoir plus de joueurs. War Warcraft est rendu gratuit jusqu'au niveau 20 maintenant. Oui, c'est ça. Donc, euh, j'imagine qu'ils vont trouver de, de quoi. C'est sûr que là, on parle du lancement et c'est gros. Ils s'attendent à vraiment aller euh, chercher une masse de, de gens et je ne suis pas inquiet. Je crois qu'ils vont euh, avoir été cherchés. J'ai hâte d'avoir les chiffres. Peut-être si, si je les ai en main euh, le mois prochain, je pourrai vous les communiquer. Là. Mais selon moi, c'est le gros euh, MMO que tous les gens attendent. Alors, c'est pour ça que je voulais en parler. Euh, aujourd'hui, même si on va en parler plus en détail lorsque ça va être vraiment sorti officiellement et qu'on va pouvoir vraiment parler de tout, tout, tout. Ouais, on, des, des classes et autres. On fera une, une partie spéciale. La partie des MMORPG sera, <rire> sera seulement sur Star Wars. On vous donnera les détails. Euh, si vous avez des questions, euh, je vous le dis tout de suite, là, je, vais, je vais les redonner à la fin, là, mais si vous avez des questions sur les MMORPG, ceux que, peu importe, là, vous aimeriez essayer ou vous voulez avoir des... Et vous avez des questions sur Star Wars, on ne peut pas vous répondre avant que le jeu sorte non. parce qu'on n'a pas le droit. Mais non. dans le prochain podcast, on prendra les questions qu'on aura, pas toutes, dépendant comment est-ce qu'on en reçoit, puis on répondra à ces questions-là si, si on peut. Absolument. Puis euh, si vous hésitez à l'acheter, puis euh, on, on peut vous dire comment est-ce que est, si vous avez des questions, on répondra. Puis si ça peut vous aider à choisir de l'acheter ou de ne pas l'acheter aussi parce que c'est plate quelqu'un qui dépense 150$ pour un jeu, puis finalement oh, c'est pas vraiment ça que je pensais non. que c'était euh... donc on est on est vraiment des cochons là on teste pour vous en fait, puis on va pouvoir vous le dire après euh, ce que ça vaut et oui moi même aussi je suis déçu à savoir, euh, je veux pas être déçu à dire regarde c'est plate, j'ai perdu 150$ mais si je peux économiser nos auditeurs ben tant, tant mieux là euh, parce que sur Ebay 1000$ ouch! Ouais ça, ça revient cher pour un jeu non, que tu aimerais peut-être pas. Écoute... Euh... Pour prendre un billet de Céline à la place ce euh, là Non, c'est bon. <rire> Alors, merci. À bientôt. OK. Merci, Simon, pour <rire> euh, ce petit survol. Puis on va en parler plus en détail au prochain podcast. Sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind There's a world outside every darkened door Where blues won't haunt you anymore Where the brave are free and lovers are sore Come ride with me to the distant shore We He won't hesitate to break down the garden gate There's not much time left today Alors, euh, maintenant, on va passer à la première chronique euh, automobile à vie C'est juste un autre podcast. Bon, c'est pas un podcast automobile, c'est un podcast technologie, jeux vidéo et tout ça. Mais euh, quand j'ai parti le podcast, j'ai dit euh, que je suis un tripot de voitures. Je pense que le monde qui me suit sur Twitter le savent. Euh, je tweet autant de nouvelles de chars que de nouvelles technologies. Euh, L'auto que je vais vous parler ce mois-ci, c'est un auto qui m'a surpris un peu quand ça l'a sorti, puis c'est quelque chose qui n'a pas un look ordinaire. Euh, je parlais avec Steve Lévesque de Mike Gamer sur euh, sur Twitter un moment donné, puis je disais, bon, dans le prochain CGUAP, je vais vous faire une chronique d'auto. Puis Steve m'a dit, ah, c'est un Ford. J'ai dit, non, c'est pas un Ford, puis il m'a traité de traite, mais... Euh... Je vais vous parler de la Hyundai Veloster 2012, euh, c'est une voiture qui a un look différent, c'est quelque chose vraiment qu'on se serait attendu de voir peut-être de Honda ou Toyota, il y a à peu près 10 ans, parce que depuis un temps je trouve qu'ils dorment au gaz. Ils sont en train de se faire remplacer par les Coréens qui sont Hyundai et Kia. Euh... Ils doivent bien dormir au prix du gaz. Oui, ils doivent bien dormir au prix du gaz. Donc, euh, la Hyundai Veloster, c'est un tout nouveau modèle 2012. Ça vient de sortir. Euh, si vous allez dans les concessionnaires Hyundai, euh, c'est très possible que vous n'en voyez pas. Parce que c'est pas tous les concessionnaires qui en ont reçu. Euh, à Vaudreuil, j'ai passé. Il y en avait une euh, la semaine passée. Puis, euh, quand je suis repassé le lendemain, elle était vendue. Mm. C'est que ça, ça, ça, part, euh, ça part comme des petits chauds. je n'ai vu quelques unes sur la route qui sont très jolis. Euh, ce qu'on parle, c'est d'une petite voiture. Il n'y a pas 50 000 modèles comme dans, euh, comme dans certaines autres compagnies. Là. Euh, Hyundai, il y a euh, quatre modèles et c'est tout. Puis les quatre modèles se, se, se font assez, assez simples. Euh, ça commence à 20 000 puis ça va jusqu'à 25 500 25 500 étant le modèle euh, le plus équipé, euh, ce qui est le, le modèle là, qui vient avec un toit panoramique, euh, puis qui vient avec euh, transmission automatique, euh, avec euh, les euh, des palettes pour changer les vitesses sur le volant si vous voulez. Euh, ça vient avec le Bluetooth de série. Même le modèle de base à 20 000 vous avez le Bluetooth, la caméra de recul, euh, vous avez les sièges chauffants, vous avez euh, Vous avez de l'équipement à revendre. C'est ce qui m'impressionne un peu de cette auto-là. C'est la technologie qu'il y a dedans. Parce que si vous allez, euh, je vais faire un parallèle là, tantôt, euh, si vous allez dans n'importe quel autre modèle de voiture, avoir un écran LCD, euh, un touchscreen qui va vous, euh, finalement, vous pouvoir regarder des films dessus, euh, écouter des MP3 et ces choses-là. Souvent, il faut aller dans un modèle un petit peu plus élevé, ou aller dans, prendre une option, comme euh, chez Ford, mais il faut prendre le Sync pour avoir le Bluetooth, puis tout ça dans le camion, puis pour avoir les commandes vocales, puis ça, c'est une option de 500$. dollars On va-tu avoir une danseuse holographique aussi? Non, non, pas, ah, pas, pas, pas encore, pas okay. encore, désolé. Puis le char ne vole pas non plus. <rire> Là, Dr. Je sais. Brown, il va être déçu. Déception. Ouais, on n'est pas dans... On back to the future ou dans Forza 4 comme j'en parlais tantôt euh, donc euh, c'est ça fait que vous avez une belle petite voiture pour euh, des budgets différents euh, comme je vous dis le modèle le plus élevé se vend 25 500 puis là vous avez la navigation vous avez tous les sièges en cuirette euh, ce que vous pouvez demander dans un auto vous l'avez dans ce modèle là euh, moi je vous dirais c'est intéressant Euh, ceux qui aiment la performance, ben attendez un petit peu l'année prochaine va sortir un modèle turbo parce que le plus gros défaut de la voiture que j'ai euh, je, je vois le plus parce que non j'ai pas pu essayer la voiture parce que je ne suis pas un chroniqueur automobile donc je suis pas invité à ces choses-là habituellement mais euh, c'est l'auto est un petit peu euh, lente c'est pas une auto de course même si elle a des airs d'auto sportive Euh, C'est le moteur 4 cylindres de la petite accent qui est là-dedans. C'est à 138 chevaux et ça a l'air que ça ne se déplace pas tellement rapidement. Ils n'ont pas de V6? Non, il n'y a pas de V6 dans ce modèle-là. Il y a un moteur, peu importe le modèle que tu prends. C'est le, le petit euh, le petit de 138 chevaux. C'est un moteur qui est quand même bien pour l'économie d'essence. L'auto est faite pour l'économie d'essence. Elle n'est pas faite nécessairement pour euh, la vitesse puis faire du drag puis de la course. Oh. Oh. Puis en fait, pour les gens qui aiment la technologie, euh, un toit panoramique sur un auto, normalement, euh, chez Ford, c'est un auto d'en haut de 40 000 si vous voulez avoir un toit panoramique. Là-dedans, 25 500, qui est le modèle le plus élevé, à part les, les, si vous voulez avoir des roues plus belles, des choses comme ça, là, mais un modèle super bien équipé. Puis vous avez votre toit panoramique, qui est quand même un toit ouvrant qui ouvre très grand. Là. Ah, je pensais panoramique comme dans les films, tu deux bords noirs. Non. <rire> ah, ok. Ça va m'apprendre à parler de voitures. Euh, fait que c'est un toit panoramique, c'est que c'est un toit vitré à la grandeur de devant, à de du devant jusqu'à l'arrière. Fait que c'est une grande vitre. Wow. Euh, mais la partie avant s'ouvre pour faire que ça fait une automobile qui est, est très clair. c'est comme un convertible, mais pas. Le... Les... C'est ça, c'est un peu le look d'une convertisse, c'est-à-dire quand tu regardes, c'est le ciel que tu vois et non pas un tapis avec une petite lumière au plafond, tu vois le, le ciel ou les nuages, dépendant de comment beau ou pas qu'il fait. Ou la nuit, les étoiles. Ou la nuit, les étoiles. Wow. Mais euh, c'est ça, c'est très impressionnant d'embarquer dans une auto avec un, un toit panoramique parce que c'est clair, c'est vraiment beau. Euh, les Mustangs se font avec un ou à vitrer. et c'est une option qui coûte la bagatelle de 2200$, juste pour, puis il s'ouvre même pas. Dans, okay. dans lui, il s'ouvre, puis ça fait quelque chose de beau. Mmh. Donc, euh, allez voir ça si ça vous intéresse, ceux qui disent « ouais, mais c'est un petit auto deux portes, puis j'ai pas cette de place », c'est pas un deux portes, c'est un trois portes. Il y a le haillon, qu'on calcule comme une porte, là, mais c'est il y a trois portes du côté passager, Il y a une porte pour le passager avant, puis il y a une porte pour le passager arrière. Il y a comme, une comme petite Saturne? porte. Un peu comme une Saturne. Okay. Ils ont fait une troisième porte pour les passagers, mais c'est pas comme une RX-8, où la... c'est comme une demi-porte, mais okay. c'est une porte qui rouvre normalement. La RX-8, elle s'ouvrait ah. dans le sens contraire. Exact, comme la Saturne aussi, je pense. Comme la Saturne, je ne sais pas, je ne l'ai oui, pas l'ai. Je, je sais qu'elle se fait en trois portes, mais je n'ai pas vu comment la porte se rouvre. Okay. Celle-là, ça s'ouvre vraiment comme une porte normale. À moi, je suis dans le champ aussi. Ça se pourrait, ça ne me surprendrait pas. D'accord. Mais euh, non, c'est ça. Fait que donc ça se trouve comme une porte normale. Fait que ça permet euh, aux passagers arrière d'embarquer par cette porte-là. Et ils ont eu la brillante idée de la mettre du côté passager parce que normalement, le côté passager, c'est le côté du trottoir. Donc, c'est plus simple de débarquer de ce côté-là. Fait que c'est euh, brillant. Il y a du monde qui aime, il y a du monde qui aime pas. Moi, je, trouve, je la trouve très jolie. Mon fils la veut. Parce que dans l'annonce de Hyundai à la télé, on voit un chien passer dans la caméra arrière. Et ma femme la veut à cause de Guillaume le Lemaitre-Vierge. Alors, Guillaume, si euh, tu écoutes l'émission, ma femme te trouve bien cute. Et Marie-Lou aussi. Ah ben, je ne pas, elle pas dans l'annonce. D'accord. Mais si elle l'écoute, elle va revenir sur Annick. <rire> donc c'est ça c'est un petit survol de, de la Hyundai Veloster comme je vous dis c'est un modèle intéressant c'est une petite voiture faite pour l'économie d'essence elle a un look très sportif moi je la vois un peu comme, euh, comme étant un gars qui est, qui est bien tripé sur cette auto-là quand j'étais jeune la petite Honda CRX elle a un look Honda CRX avec la, la, la valise arrière qui descend euh, en, en angle puis ça a vraiment un look sportif puis un look jeune ça manque juste de ouf pour le moteur, là, mais il y a une version turbo-compressée qui s'en vient l'année prochaine, elle devrait avoir aux alentours de 210 chevaux euh, au lieu de 138 donc euh, c'est la même puissance que ma moto on s'entend que côté poids, c'est pas la même chose donc à 210 chevaux, cette auto-là devrait se déplacer assez bien, fait que les amateurs de performance, attendaient l'année prochaine. Hyundai ne le dit pas là, que le modèle s'en vient, mais c'est un secret de Polichinelle. Mais on va parler aussi d'augmentation de prix. Oh oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, sûr que vous allez parler de Proche de 30 000 là, pour okay. le modèle turbo-compressé. Moi, je m'attends à 28, peut-être, 27, 28, un 2 à 3 dollars de plus pour le modèle turbo-compressé. Mais là, vous allez avoir probablement des jupes et un habillage un peu différent pour lui donner un look un peu plus agressif encore. Là. Une Xbox à l'intérieur. <rire> ouais non, ça, on va laisser les tuners faire ah, ça. d'accord. Xbox ou une PlayStation. Fait c'est ça, comme je vous disais, euh, le parallèle que je voulais apporter, c'est que l'équipement comme ça qu'il y a dans cette auto-là, ça ramène un peu à l'équipement qu'il qu y a dans la Ford Focus, que j'ai essayé l'été passé, que euh, j'ai eu, eu la chance d'aller à un événement de Ford, puis essayer le char sur la piste, puis tout. Puis le, la voiture que j'ai essayé avait à peu près l'équipement qu'il y a dans la Veloster, puis il était 31 000 C'est une auto un peu plus grosse qu'on parle, mais côté équipement, c'est à peu près la même chose. Euh, fait on, on voit là que Hyundai sont agressifs et qu'ils veulent aller chercher euh, du marché. Hyundai et Kia veulent aller chercher du marché. Ils devraient avoir un, un pendant euh, Kia de cette voiture-là d'ici peut-être quelques années si elle se vend bien. Parce qu'on s'entend, Hyundai et Kia, c'est presque la même compagnie. T'es quasiment en train de me convaincre d'attendre l'année prochaine, en tout cas pour mon char. <rire> peut-être, <rire> ouais, ça va valoir la peine. Toi qui aimais la Tiburon, mm -hmm. c'est euh, la Genesis qui remplace... Théoriquement, la Tiburon n'est pas dans la même échelle de prix. Là. Les gens qui peuvent se payer une Tiburon avant ne peuvent pas nécessairement se payer une Genesis présentement. La différence de prix est trop grande. Là. Une Tiburon, on parlait de 18 000. Mm -hmm. À peu près, une Genesis, on parle de 26 000. Euh, on, on rentre dans le prix d'une Mustang puis d'une Camaro là, pour la Genesis. Ça commence à être un peu cher fait que euh, la la, la Veloster vieille. avec un moteur turbo compressé, là ça va venir chercher la catégorie de gens qui aimaient la Tiburon mais qui n'ont pas les moyens d'aller chercher une une Veloster ça c'est un beau look puis j'imagine mettre les tuners se mettre là-dedans avoir des pièces euh, des pièces pour euh, rajouter des kits de jupes des choses comme ça les, les jeunes vont se lancer sur cette auto-là mmh. fait que je vous achèterai pas plus avec ça c'était ma première petite euh, c'est pas vraiment une critique automobile parce que vu que je ne peux pas les essayer je ne peux pas vous dire comment ça, ça se comporte sur la route je vois avec ce que j'ai lu euh, pas mal partout mais j'ai pris des, le pouls de plusieurs gens Motor Trend euh, Car and Driver euh, de, euh, puis d'autres d'autres magasins automobiles puis c'est à peu près la même chose que les gens disent très bonne voiture un peu pas assez puissant pour ce que ça devrait être, le modèle turbo compressé va régler le problème. Et c'est ça. Donc, si vous avez pas, si vous n'aimez pas les critiques automobiles, je sais que ce n'est pas le vraiment la vocation du podcast. Là. Si vraiment vous aimez pas ça, dites-moi-le. Si vous aimez ça, dites-moi-le, j'en ferai d'autres. Euh, c'est sûr, certains d'ici une coupe d'années, euh, vous allez entendre reparler de la Mustang, veux-veux pas. Fait que même si vous me dites non, non, non, les j'aime pas ça. Vous allez entendre parler de la Mustang, mais que la, la nouvelle génération sorte, vous n'avez pas le choix, mais, mais sinon, disons, on verra. disons si, euh, regarde, au niveau de la Veloster, tu dis une chronique automobile, c'est plus technologique, c'est ça qui t'a accroché là-dedans. Là. C'est ce qui m'a accroché dans cette voiture-là, c'est la technologie mal, qui, qui mettait dans cette voiture-là, avec le prix, avec ouais. le prix. puis euh, l'annonce est présentée comme ça aussi, euh, dans l'annonce, ils disent la technologie de demain, je la veux aujourd'hui, bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de d'extraordinaire. De, de, la, la voiture ne euh... se conduit pas tout seul. La focus, elle se stationne seule. Moi, j'avais trouvé ça impressionnant. Ford disait Ah oui, tu vas voir, mais qu'on arrive là-bas, la focus, elle se stationne seule. <rire> elle se stationne seule. Mais euh, effectivement, tu mets l'auto, euh, tu t'avances lentement en deux voitures. La voiture scanne est où la première, elle est où la deuxième, elle dit OK, mets ça sur le reculon. Tu lâches le volant, puis tout ce que tu comptes à faire, c'est le frein. frein. Mm. Puis t'as des t as, t as des senseurs en avant en arrière qui te disent la distance que t'as entre les deux autos, puis tu te ramasses stationné, tu sors de l'auto, tu t'en vas sur le côté de la chaîne de trottoir, puis t'es droit. Mais tu fais pas ça dans... en plein Montréal. C'est fait, fait pour ça. La seule affaire, c'est qu'en plein Montréal, pendant que le l'auto scanne la place entre les deux autos, quelqu'un de va te l'avoir volé. Quelqu'un va te l'avoir volé. Donc, euh, c'est ça. On va passer à notre prochaine chronique. La prochaine chronique va être cinéma. de quelques films qu'on a vus. Le premier film qu'on a vu, oui, deux films qu'on a vus, Annick me fait un deux, je pensais qu'elle me disait « Peace », mais non, c'est « Victoire <rire> ». Mais non, c'est deux. Euh, le premier film qu'on a été voir, c'est « Footloose ». Et euh, ceux qui écoutent vont dire « Ah oh, non, pas ça. » Oui, euh, le... J'en Quand... mange à chaque matin, moi. Des, des « Footloose ». Oui, c'est pas la même chose. Ah, ah, ok euh... <rire> Il est tard, hein? C'était ça. Attends, je prends un gorgée de café. Oui, parce que tu n'as pas bu d'alcool, rien. Ça hein? se peut faire. Non, ok, OK, note à moi-même, pas donner d'alcool à Simon avant d'enregistrer <rire> le podcast, <rire> parce que déjà, ça dérape. Euh, donc, on est allé voir Fruit Loops. Non, Fruit Loose. Euh... <rire> le remake. <rire> le remake. Il euh... faudrait... faut vraiment que j'avoue, là, ont été gagnés à travers euh, euh, Cinémaniacs. Denis La Lumière. Merci Denis. Merci Denis. Euh, quand j'ai gagné les billets, je me suis dit, j'étais presque pas sûr d'être content de les avoir gagnés. Euh, J'avais participé parce que, bon, cette semaine-là, j'étais en vacances. C'était la fête à Annick qui s'en venait. Oui, C'était ta femme qui voulait aller voir. Puis, ben, je savais qu'elle voulait le voir, mais je me suis dit, bon, en DVD, ça va faire la job. C'est pas moment qu'il va être au cinéma deux, trois mois, puis il va sortir parce que le monde va juste le bouder. ou... Le monde va aller le voir, le bouche à oreille va se dire « Ah, c'est vraiment plate, puis n'allez pas voir ça, c'est trop comme le premier. Puis on va le voir d'ici Noël euh, en DVD, ça va peut-être arriver quand même. » Mais euh, je voulais vraiment pas y aller, là. genre « Trace donc dans la table, là, quand avant de partir, non, non, je veux pas y aller. » Mais finalement, je suis allé et j'ai été agréablement surpris. Oui, moi aussi. Vas-y, c'est toi qui un film pour toi, donc va, vas-y ah oui, un peu. Sûr. Film films, un film de filles, c'est un film d'amour et de musique et de danse, donc c'est sûr que... Mais moi, je n'étais pas une euh, amatrice de Footloose. Je l'ai peut-être écouté une seule fois dans ma vie, peut-être même deux, si je m'en souviens même pas. Mais c'est sûr que j'aimais Dirty Dancing puis les autres genres de ces films-là. Puis, on l'avait pas réécouté. Donc, quand on est arrivé, euh, c'était juste une mémoire de 25 ans. Et ça, nous aurait Bon, on l'avait réécouté ensemble pas si longtemps que ça. On peut-être un du an ou deux. Là. Je l'avais acheté en DVD parce qu'il était, je pense, à 5$ dans un magasin. Puis on a dit « Ah, euh, on va l'acheter. » Tu tu disais « Ah, début, avons... ouais, ouais, ça, fait ça, fait, ça fait longtemps. » Oui, longtemps, ça fait longtemps. Okay, ouais. Entre les deux moments, est-ce que Kevin Bacon avait vieilli? Euh, non. Ah, okay. <rire> oui, ouais, entre le temps qu'on l'a revu puis aujourd'hui, ouais, en tout cas, il a, il a vieilli un peu. <rire> Mais c'est ça. Euh, on l'avait pas réécouté. Puis euh, les modifications qu'ils ont fait dans le film sont extraordinaires parce que ils ont mis plus de caractère au personnage principal. Donc dans l'ancien film de Kevin Bacon, je me souvenais que on l'aimait pas tant que ça. Le caractère euh, de ce personnage-là, c'était un mystérieux, arrogant, euh, sûr de lui qui arrive dans une ville puis qui veut faire sa loi. C'est ce que je me souvenais. Mais dans le nouveau, ils font un, un gars gentil qui a pris soin de sa mère, qui est orphelin. Euh, donc, il y a un, un entourage de ce personnage-là qu'on fait qu'on l'aime. La fille, même chose dans le premier film, on l'aïe. <rire> elle fait la pitoune, la, la, la garce et tout. Dans le deuxième, elle l'est aussi... On l'aime mieux. Mais dans, dans le premier film, c'est c'est vraiment long avant de de Découvrir savoir. Découvrir que le fils du prêtre était le conducteur de la voiture. On le sait pas, fait qu'on. Ça on le sait qu parce qu'on a écouté le film le lendemain. Ouais. Nous on a on a triché, on a réécouté l'ancien film le lendemain matin. Et, le, et, et en écoutant l'ancien film, je me suis rappelé pourquoi que je me plantais les ongles dans la table pour ne pas vouloir partir, pour aller voir l'autre. Parce que le, le, le premier film, ce n'est pas un méchant film, mais c'est mal fait, c'est vraiment long, et on ne nous explique rien. Ça prend la moitié du film quasiment à savoir que le fils, c'était le fils du prêtre, qui était donc le, le frère de la fille, qui est mort dans l'accident, fait que tu sais pas pourquoi qu'elle qu'est comme ça. Si tu tu connais pas non plus le, les autres personnages, tu aimes le farmer là, le, le, fermi... le, le, le, le, ouais, le le commerçant le, là. Moi ouais, le le le comique un peu euh, ami de OK le le le, le ouais, OK l'ami. Mais là tu l'aimes plus encore plus dans dans le nouveau film. Ouais. Mais dans ce film là, c'est quasiment le seul personnage tu peux dire que tu aimes bien. Là. Là, tu finis le film, tu te dis « Ah, c'est ce caractère-là, de, de, c'est ouais. lui que j'aimais. » Parce que moi, je me souvenais quasiment juste de lui et de Kevin Bacon. Parce que c'est sûr, Kevin Bacon, non? Mais moi, <rire> moi Kevin Bacon m'a fait le même effet dans Footloose que dans tous les films de Kevin Bacon. C'est que je suis plus ou moins capable comme acteur. c'est pas un acteur qui va m'attirer de voir ses films. Ce n'est pas parce que j'étais un gars puis je serais supposé le trouver beau si j'étais une fille. c'est pas un acteur que je trouve excellent. Ce n'est pas un acteur que je, que je m'attache à. Mais ils ont modifié les musiques aussi. Dans le nouveau film, euh, ils ont gardé les anciennes tunes mais ils les ont modifiées. Oui, ils les ont refait un peu au goût du jour. Donc, la, la danse est bien meilleure aussi. Il y a beaucoup plus de danse et de, de qualité de danse. Parce ouais. que même l'acteur le, le, principal qui est... Euh, l'acteur principal, laisse-moi regarder. Bonjour okay. Wikipédia! <rire> mmh. Euh, L'acteur principal s'appelle, parce que vous voyez que je le connais, il s'appelle Kenny Wormald. Oui, c'est un un nom connu pour l'instant. Moi, je m'attendais à ce qu'il ne soit pas connu, donc qu'il ne soit pas tellement bon comme acteur, mais il m'a très bien surpris. Kenny Wormald. Euh, filmographie. Là, on fait ça à bonne franquette. Oui, C'est oui. la, la première fois que je fais ça depuis l'histoire des podcasts qu'on <rire> commence. Mais on commence à se sentir de plus en plus confortable à les faire. Puis j'écoute les autres podcasts qui font ça un peu comme ça aussi, dont euh, Radio Talbot. Bonjour. Euh, je sais probablement que vous n'avez pas le temps de nous écouter, mais je vous salue quand même. Salut! Kenny a joué dans... Et non pas... You killed Kenny! <rire> euh, il a joué en 2004 dans You Got Served. C'est un ouais. film de danse. Il a joué en 2006... Euh, dans deux films, Clerk 2, c'était un danseur dans le film. Il a joué dans Jackass 2, ou Jackass, il wow. était un danseur aussi. Il a joué dans Center Stage, Turn It Up, qui d'après moi était encore un film de danse, puis il a joué dans Footloose. Il a quatre films à son actif, ce gars-là, puis non. il a été danseur dans les quatre films. Puis on comprend parce qu'il danse très, très bien. Il danse très, il danse très bien. Comme je vous dis, le Je parle surtout aux, aux gars. Euh, c'est un film, c'est sûr, c'est un film de filles, mais je me suis plus à le regarder. J'étais pas en train de regarder ma montre aux 15 minutes en disant c'est fini, c'est fini. Tu sais, ah oh, j'espère au moins qu'il va y avoir des, des un preview de bons films. Je me disais au début puis ça va avoir fait ma soirée, mais euh, non. Moi même moi j'ai bien, ai bien aimé, ça, ça a bien passé, on est sorti de là puis ah oh, c'était bon. Puis en regardant le, le, le film oui. le lendemain, on l'a pu comparer. Puis vraiment, c'est rare qu'un remake est meilleur que l'original. Est meilleur que l'original. Puis dans vrai. ce cas-là, c'est vrai. Oui. Ils ont pour finir l'histoire dans le premier film, on entend juste parler de l'accident. Oui. Puis euh, dans le remake, question, on le voit. La question surtout du premier film, c'est que euh, Kevin Bacon revient avec sa mère chez son oncle parce que son père a quitté le foyer. Ouais. Donc c'est juste une séparation, que dans le nouveau film, ils ont tué la maman. Oui, la mère est morte d'un cancer. Mort, et le papa, il avait disparu il était disparu dès, euh, le début du cancer de la mère. Oui. Donc, c'est pas du tout la même histoire. Quand il arrive dans le village, tu comprends pourquoi qu'il est là. Euh, son oncle la pluie l'aime parce qu'il a été euh, au chevet de sa mère tout le long de sa maladie. Donc, il y a un, un côté... Euh, chaleureux ouais. que dans le premier tu l'as pas c'est pas c'est pas juste un bon c'est un c'est un gars qui a qui en a bavé puis c'est ça. Euh, ça il, il, il travaille euh... fort dans le film aussi, ouais. il travaille il remonte une voiture que dans le premier il l'a directement en rentrant il se promène il dans arrive avec euh, puis moi ce que j'ai trippé du film c'est qu'ils ont les mêmes habits ils ont les mêmes voitures euh, ils ont vraiment été recherchés énormément les mêmes... Euh... Donner le même feeling au film. Là, oui, le... parce que tu, tu vois le gars arriver à un moment donné avec son tuxedo blanc. Euh, tu te dis, mon Dieu, je ne me souvenais plus du film, mais juste de le voir arriver avec cet habillement-là, habillement l'autre avec son bleu poudre. Ils ont un, des, euh... un flash le manteau rouge. Ah oui, c'était effrayant comme... Tu se souvient de ça juste par les habillements mais c'est sûr qu'ils sont plus modernes là, les... non non c'est le même look mais un petit peu plus au plus, goût du jour puis ça, la ça. voiture quand on voit la voiture dans le grange quand son nom qui donne la Volkswagen jaune la même, qui euh... part pas qui fonctionne pas c'est la même voiture ça, ça nous fait sourire en disant ah, ouais. on s'en rappelle la voiture ça a été sûr. quelque chose qu'on a remarqué dans le film Donc, ils ont fait... vraiment été recherchés ils ont gardé ce qui était intéressant et ils ont modifié euh, ce qui ne nous avait pas plu C'est ça. Fait si tu un film à aller voir au cinéma, je ne vous pas. dirais pas nécessairement, payez pas un prix de fou pour aller voir ça. Si quelqu'un vous offre d'aller le voir en 3D, en envoyez-le promener. Parce que je pense qu'il ne s'est pas fait puis ça aurait eu aucun avantage à le voir en 3D. De toute façon, il ne se fait pas en 3D. Euh, ça serait une très bonne location ou un, un beau cadeau. Pour, euh, à votre femme, à votre copine euh, pour sa fête, pour Noël qui s'en vient euh, s'il est sorti euh, c'est un, un bon film, on a passé un, de, de bons moments à regarder ça puis je pense, ça me dérangerait même pas de le regarder encore mais quand il va sortir en DVD probablement qu'on va se le louer puis on va le regarder une autre fois parce que oui, je peut à... en de Noël. ou peut-être, on sait jamais on sait jamais si le Père Noël nous écoute, Père Noël apporte pas des bébelles, apporte-y euh, Footloose version 2011 Fait que c'est bon, on passe à, au prochain. c'est un, un petit film d'animation qu'on a été voir euh, tous ensemble, on a euh, traîné Simon et cette fois-là, c'est lui qui avait les griffes dentales pour pas venir mais euh, on l'a, euh, ben j'ai envoyé un courriel parce qu'on travaille pour la même compagnie moi et Simon mais pas dans les mêmes départements lui il est sur la route moi je travaille dans un bureau fait qu'à un moment donné j'envoie un, un courriel à Simon je disais hey, Simon on s'en va au cinéma en fin de semaine ça te tente-tu de venir avec nous autres euh, mon fils Bastien adore son mononcle Simon non, mon euh, qui a, il n'y a aucun lien de parenté mais c'est son mononcle Simon pareil puis euh, fait Je l'ai, oui, j'ai écrit. C'est ça. Fait que là, j'demande. J'ai dit on s'en va au cinéma en fin de semaine. On s'en va au cinéma dimanche. Ça, ça tente de venir avec nous autres. On s'en va voir le chapoté. Avant, je pense qu'il s'était pas aperçu. C'était quoi quand je parlais du chapoté Parce étais que. T'es encore malade. T'es encore malade. Il avait, pas, il avait pas toute sa tête. Puis euh, Simon a dit oui, oui, on va y aller. Puis en s'en allant au cinéma, il me dit hey. Euh, C'est le film d'animation, ça Oui, Simon. Mais là, il était trop tard. On avait barré les portes puis on roulait à 20, donc euh, il pouvait pas s'en aller. Puis. Euh, n'a on... même pas aimé Shrek. Puis. C'est pas un amateur de films de Disney. Euh, il aime les dessins animés, mais plus japonais, japonais. et autres. Donc, euh, c'est ça, japonais. C'est à peu près tout ce que tu écoutes? Japonais, oui. C'est ça. Euh, fait. C'était pas vraiment sa tasse de thé. Il va peut-être faire quelques commentaires, mais je pense qu'il va s'abstenir pour la majeure partie parce que sinon ben vous n'amènerez pas vos enfants à le voir nécessairement. Ses <rire> commentaires seront pas tellement élogieux euh, parce que c'est pas son pas son style de film. Si vous m'amenez voir un film d'horreur pour être avec Bastien. C'est ça, pas nous autres avec non. Bastien. Puis euh, fait que c'est ça mais Je veux dire, moi, vous allez me amener voir un film d'horreur, vous allez me demander de faire une critique après, puis je vais vous dire que c'était totalement pourri, parce que c'est pas mon style de film, pas parce que ça me fait peur à les regarder, j'aime juste pas ce genre de film-là, c'est pas, pas ma tasse de thé. C'est la même chose pour les, les films d'animation pour enfants euh, de Simon. Ce que j'ai oublié de dire, par exemple, je vais juste dire que le, le, le Footloose dure, dure 113 minutes. C'est la seule chose, j'aime ça, dire le temps des films. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Le chapoté dure 90 minutes. un heure et demie, c'est le temps classique pour un film d'animation pour enfants. C'était bien, Anna. Et c'était suffisant. J'aurais pu le dire, ça. Ben ouais, je sais. Mais euh, non, c'est parce qu'à un moment donné, tu t'aperçois qu'il étire un peu la ah, sauce. Il, essaie, il essaie de faire un film d'une heure et demie. Il aurait pu faire un film d'une heure et quart. Oh, puis même une heure. Une heure. Puis faire un direct en DVD. Dire, c'est pas méchant. Je suis un amateur de Shrek. J'ai aimé la plupart des films, pas toutes, parce qu'à un moment donné, 4, c'était peut-être trop. Mais le 4 euh, était meilleur que... Le... Il aurait pu laisser faire le 3, mais euh, c'est ça. Mais le Chapoté reprend l'histoire de beauté, le petit minou tout cute qu'on trouve dans Shrek, qui fait les petits yeux on en a un comme ça à la maison puis euh, mais pas d'épée pas de chapeau pas pas de botte non plus ah peut-être qu'elle ne pas là ah peut-être c'est ton jamais <rire> puis euh, fait que ça reprend c'est l'histoire du du chat euh, qui appelle poté je sais pas pourquoi ne l'appelle pas le chat poté là mais c'est le le chat avant qu'il rencontre Shrek, son histoire quand qu il était jeune fait qu'on le voit petit minou euh, puis là il rencontre son grand ami qui est Humpty Dumpty mm -hmm. euh, le choix des personnages est un peu nébuleux, le pourquoi ils ont mélangé Humpty Dumpty avec Jack et Jill, les haricots oui, magiques bien. et euh, la, la loi magique qui fait des œufs en or, puis tu te le quittes, là. C'est vraiment comme, je pense, ils ont fait un film pour enfants, ils ont dit, les parents vont amener les enfants voir ça, les enfants vont regarder ça, eux autres ne se poseront pas de questions, ils vont trouver il ça ben bien cute, on va vendre des bebel McDo va vendre des trios avec des Timino dedans, puis tout le monde va être content, puis quand il va sortir en DVD, les enfants vont dire, moi je l'ai c'est pas le cas de notre fils mais non. parce qu'il n'a pas aimé même lui il a pas aimé nécessairement euh, mais si mon fils n'est pas une il est pas une référence non parce il, a, il aime rien il a pas aimé Cars 2 non plus non il a adoré le... Cars mais il n'a pas aimé Cars 2 ça. Euh, mais ça c'est une histoire différente là euh, fait que c'est ça fait que c'est l'histoire de Boté on suit son histoire jusqu'à temps qu'il devienne un peu plus grand défenseur euh, se fait trahir par son meilleur ami qui est un euh, petit Dumpty, puis là, ben, c'est le mais chat. Un peu plus de, des haricots magiques, dans le fond. C'est ça, trouver les haricots magiques, trouver la poule aux œufs d'or, mais qui est loin aux œufs d'or là-dedans. Fait que c'est un film qui est intéressant. Euh, la seule passe qui est plate, c'est la passe où ce qui danse. C'est celle-là qui est vraiment euh, allongée, la sauce. Ouais, c'est ça. Ils ont étiré ils ont la sauce, comme je vous dirais. Je serais pas nécessairement porter à dire apporter amener vos enfants le voir absolument au cinéma ça serait ça serait suite 3D aussi tout dépendant de l'âge oh de l'enfant ouais c'est ça c'est 3D amener ouais. les enfants les jeunes enfants euh, nous autres il y, a, il y a 5 ans là moment donné, les lunettes euh, ça, ça commence heure, ouais une heure, une heure et demie, long. de toute façon le contenu 3D dedans pour euh, peut-être quelques scènes là où ce que c'est c'est pas super si là Euh, mais à part de ça, même il y a du monde qui ont trouvé ça cute, moi j'ai trouvé ça fatigant un peu. Euh, quand on se déplace, à un moment donné, la caméra se déplace vite, puis on fait ça presque à hauteur de la terre parce qu'ils oui. font ça à hauteur de chat. Ils ont voulu démontrer la hauteur qu'un chat courait quand il serait à terre. Fait qu'on On a presque l'impression que la caméra est, est presque à hauteur de la terre, puis la, la terre comme nous coupe en plein milieu des lunettes, j'ai trouvé ça un peu fatigant fait que c'est pas euh, puis là je, je vous dis nous autres moi puis Annick, surtout on, on est des amateurs de films de, de dessins animés. Oh, on, euh, en... Disney, euh, on en on en quantité industrielle on achète euh, on a une collection de Disney, on a tout ce qui est dessin animé on le regarde au moins une fois pis on aime ça puis celui-là eh, pas, pas, pas tant que ça oui. l'histoire est plus ou moins intéressante le petit minou il est, est cute, cute oui, le, ch est bon le, le, le chat est cute. cute le personnage est intéressant oui l'histoire dans laquelle ils ont mis le personnage les moins. Fait que c'est... Euh, c'est à peu près ça. Euh, fait que, Moi, je vous dirais pas à vos enfants à tout prix pour le voir au cinéma. Attendez que ça sorte en DVD. À mon avis, ça aurait dû être un direct en DVD. Ça aurait pas dû être un film qui a sorti location, au cinéma. C'est ça. Une vente, un achat en DVD à une vingtaine de dollars, 15-20 dollars, ou une location, mais mettre ça au cinéma fait des des des, euh, des bonnes recettes au cinéma moi euh, je sais pas c'est un peu, peu pousser la note là Shrek aurait dû terminer avec le quatrième puis des euh, prendre des personnages puis commencer à faire, des, bon films faire des films séparés mais c'est le un des seuls personnages secondaires qui avait de l'allure pour faire pour un pour film ils parce vont que être dans Shrek ou ouais, à L'industrie du cinéma aujourd'hui, c'est pas nécessairement où se lancer. C'est des remakes ou c'est des, des ce qu'on appelle des spin-offs de personnages plus ou moins importants qu'on va faire des films avec. Euh, Peut-être. Fait que avec ça, euh, on va terminer ça là-dessus. On ne s'étendra pas trop sur le sujet de ce film là, parce que je pense qu'on l'a déjà assez fait. Euh, bonne location. Sortie au cinéma, pas certain. Euh, si vous voulez l'acheter, attendez qu'il tombe pas à 30$, euh, puis le 3D vaut pas nécessairement la peine pour, euh, pour ce film-là. Donc, euh, on va passer à notre prochaine chronique qui est... First century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, Screams from the haters. Got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. The system broken, the schools closed, the prisons open. We ain't got nothing to lose but don't be found alors là je vais vous parler de deux jeux euh, pour console euh, deux jeux que j'ai joué sur Xbox euh, le premier c'est euh, Forza 4. Forza 4 seulement disponible sur la Xbox, c'est un jeu exclusif, un jeu de course. Euh, la série Forza est quand même une série qui est très connue, une série qui compétitionne avec la série exclusive sur le PlayStation 3 ou PlayStation 2 aussi. Euh, PlayStation 1 a dû avoir le premier Grand Tourismo. et La dernière version de la série Forza, sortie dernièrement cette année. Au mois d'août, si je me rappelle bien, euh, c'est à mon avis le meilleur jeu de course disponible présentement euh, sur euh, console, toute console confondue. C'est vraiment euh, un jeu vraiment vraiment amusant. Si vous aimez les jeux de course, c'est le jeu que ça vous prend. Si vous n'avez pas d'Xbox, euh, achetez-vous une Xbox. <rire> Ça vaut vraiment la peine. C'est, euh, Non, je ne vous dirais pas de vous acheter une Xbox pour jouer à un jeu. Mais si vous avez une Xbox 360 et vous aimez les jeux de course, c'est vraiment le jeu à vous, à vous procurer. Euh, on a plusieurs voitures au-dessus de 500 voitures. Euh, on a l'intégration Kinect aussi dans ce jeu-là. Bon, euh, achetez pas le jeu pour l'intégration Kinect parce que ça vaut pas vraiment la peine. L'intégration est intéressante, là, mais c'est pas ça qui va faire que ça fait un bon un jeu, ou c'est pas ça non plus qui, qui ferait que c'est un mauvais jeu. Ça casse rien, ça révolutionne rien non plus. Euh, le kinec dans ce jeu-là, c'est simple. On a des petites courses, un tour maximum. Euh, des fois, deux, c'est vrai, c'est deux si la piste est courte. Euh, on fait pas de courses contre personne en ligne avec ce mode-là non plus, c'est seulement local, euh, puis on peut faire, sûr, faire des courses comme ça. Il y a l'option auto-vista, où -ce on a certaines voitures disponibles qu'on peut voir euh, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est vraiment comme si on se promenait euh, dans une salle de démonstration, une, une salle de démo des voitures dans un concessionnaire, puis on peut ouvrir les portes, ouvrir la valise, ouvrir le ouvrir le capot, regarder le moteur, euh, on peut choisir, mettons, les freins, là, ils vont, il y a un, un narrateur qui va nous expliquer euh, les freins, c'est quelle sorte, puis en quoi sont faites, euh, c'est des voitures de, de plus de luxe, là. il n'y aura pas une Honda Civic dans ce, dans dans ce mode-là, -là, c'est des Aston Martin, puis des BMW, puis une, le, Lexus LFA, puis des choses comme ça, Lamborghini, Ferrari, euh, des voitures de luxe, là qu'on ne le voit pas dans un concessionnaire près de chez nous, nécessairement. Puis, euh, c'est très intéressant. On peut tout faire ça avec la manette. Euh, il y a le mode auto-vista aussi, avec euh, la manette, si vous n'avez pas de Kinect. Si vous démarrez le jeu, vous avez une Kinect, elle va vous donner le choix. Vous voulez vous jouer avec Kinect ou avec la manette. Si vous n'avez pas de Kinect, elle va vous juste vous dire appuyez sur A pour commencer. Puis, euh, vous allez passer au menu. Euh, vous avez le mode en ligne, vous avez le mode local, euh, vous pouvez vous créer un club de voitures, inviter vos amis dedans, partager les voitures que chaque personne a. Dire une personne euh, aime les Camaros, une personne aime les Ferrari, peut se bâtir un garage Ferrari, juste acheter des Ferrari, juste acheter des Camaros. Vous partagez vos garages, vous avez accès à toutes les voitures. Euh, fait qu'il y a ça, vous pouvez aussi comparer en étant dans le même club comparer euh, qui est meilleur euh, c'est ça emprunter les voitures puis euh, tout ça donc c'est très intéressant c'est le fun si vous avez plusieurs amis qui jouent euh, au jeu euh, vous pouvez voir quand ils sont en ligne vous pouvez jouer en ligne aussi euh, moi je ne suis pas un, un gros joueur euh, de mode en ligne donc euh, c'est pas quelque chose que je suis porté à faire je suis allé jouer un peu pour euh, tester le jeu Puis, euh, c'est intéressant. Moi, quand j'ai joué, il y avait beaucoup de lags, Donc, euh, les voitures comme, étaient à une certaine place, puis là, il y avait comme un, un, un genre de ralentissement, puis là, la voiture était ailleurs. J'ai eu des voitures volantes, d'où mon... Quand j'ai dit tantôt, je vais en reparler, quand on parlait de L'Oréal et okay. de voitures volantes, euh, j'ai une voiture qui m'a passé juste au-dessus de la tête, pis c'est pas parce qu'elle sautait, c'était une route plane, puis elle volait au-dessus de moi. C'était pas général Lee, là. Non, non. D'accord. C'était... Puis euh, au pire, ça prend un jump mm -hmm. pour passer par-dessus, mais non. Il euh, n'y avait rien de ça. C'était vraiment un, un bug dans, dans le jeu. Mais au cinéma, euh, ils sont bons pour faire sauter les voitures sans... Sans qu'il ait rien. Mm -hmm. Mais c'est ça. C'est un petit bug que j'ai vu pour le mode en ligne, mais comme je ne sais pas si c'est toujours comme ça, ou j'ai pogné une soirée où il y avait beaucoup de monde qui jouait en ligne, puis ça, ça créait des problèmes sur les serveurs. Peut-être une piste invisible au-dessus. Peut-être quelque chose comme ça. <rire> Mais euh, l'auto de course, c'était vraiment une auto différente de ce que moi je conduisais. C'était vraiment euh, les autos qu'on voit en Europe. Là, euh, donc Peut-être que ah, ça vole. Ah, c'est ça. Les autres, ils roulent en van, nous autres. Peut-être que ça vole. <rire> donc, euh, c'est ça. Mais moi, vraiment, je me concentre sur le mode solo. Euh, moi, j'achète les jeux pour leur mode solo. J'achète rarement un jeu pour les modes en ligne, à part, à part Star Wars The Old Republic. j'ai pas vraiment le choix. Mm -hmm. Mais euh, le mode solo est vraiment intéressant. Vous commencez avec des petites voitures, vous coursez vos petites voitures, vous faites une quinzaine de courses, débarrez le prochain mode où ce que vous allez avoir des voitures plus puissantes, euh, vous débarrez des bonus d'affilité de, de, de, de constructeurs, des bonus de pilotes, ça vous donne des voitures gratuites. À un moment donné, vous avez le choix de choisir entre quatre voitures. Vous prenez la voiture que vous aimez le plus ou celle que vous croyez qui peut plus vous aider pour vos prochaines courses. Des bonus d'affinité constructeur va faire que après je sais pas une quinzaine de courses avec euh, Ford, vos pièces sont gratuites. Vous voulez améliorer votre auto, ça ne vous coûte rien pour améliorer votre auto. Vous pouvez faire ça avec tous les constructeurs. On retrouve Ford, Ferrari, Chevrolet, euh, des, des choses qu'on ne connaît pas nécessairement ici, comme des Morgan qui est une voiture anglaise. Ils ont une voiture dans le jeu, puis c'est une voiture qui a un look assez euh, intéressant. Carré. Ah, okay. Non, assez intéressant, vieux roadster. Euh, on va retrouver euh, Pagani qui fait la Zonda, qui est un auto qu'on retrouve juste en Europe, compétitrice avec les Lamborghini puis Ferrari de ce monde. La Bugatti Veyron. Euh, on, on retrouve une, une panoplie d'autos Fiat, Chrysler. Euh, Imaginez-le, sont là. 500, Apple. tu disais Oui, la Fiat 500. Et, ouais, 500 voitures. Mm -hmm. euh, Il n'y a pas de Porsche, parce que Porsche a signé un contrat d'exclusivité avec Electronic Arts. Et Electronic Arts n'a pas voulu donner le droit à Forza de mettre des Porsche dans, dans leur jeu. voyez wow. oui, c'est ça. J'aime beaucoup Electronic Arts depuis que j'ai entendu parler de ça. puis euh, Mais il y a, y a un, modèle, un modèle de Porsche quand même dedans, c'est euh, RUF. Euh, c'est une Porsche 911 modifiée. Mais qui s'appellent pas Porsche. Fait ils sont là. Il y a comme trois modèles. Fait que si vous voulez une Porsche, vous pouvez vous con contenter avec ça. Euh, mais c'est très intéressant. Les courses ne sont pas nécessairement longues. Euh, maximum à peu près 5 tours. 5 euh, à 6 tours, dépendant de la longueur de la, la, longueur de la piste. Euh, ce que je trouve un peu plate, Il n'y a pas de qualification. Fait qu'on commence toujours à peu près en milieu de grille. Euh, vous allez commencer 6e, 8e dépendant du nombre de sur la piste, puis vous partez puis vous essayez de vous rendre euh, au, premier, euh, au premier rang pour gagner la course. Euh, vous allez gagner des bonus selon. Vous... C'est le seul côté vraiment que j'aime moins, c'est le fait qu'il n'y ait pas de qualification. Tu n'as pas la chance de partir premier. Tu vas toujours partir 6 ou 8e dépendant du nombre de taux qu'il y a dans cette, cette course-là. C'est un peu plate de ce côté-là. La musique est moins intéressante que dans le troisième. Dans le troisième il y avait vraiment des vraies chansons. Là, c'est de la musique, euh, plus de la musique électronique euh, qu'il y a dedans. Euh, certaines musiques sont pas super. Si ça fait un peu 8 bits, genre vieilles chansons ou de, de, des anciennes consoles, qui est quand même pas super. Si Mais, euh, c'est pas la, la musique qu'il y avait dans le 3 mon, C'est mes deux côtés négatifs, c'est ça. Pas de qualification. Puis, il n'y a pas non plus la musique qui est plus ou moins intéressante. On s'habitue, là. Mais côté graphisme, les voitures sont rendues, c'est incroyable. Euh, les, les reflets du, du soleil dans l'asphalte. Il euh, y a des pistes. Il y a une piste en, en Suisse qu'ils ont créé seulement pour le jeu. La piste n'existe pas. Avec des trous. Euh, en Suisse avec les fromages suisses, non. Euh, mais ils ont euh, ils ont créé ça dans les Alpes avec de l'eau et de la neige. Puis c'est vraiment côté graphisme, c'est vraiment incroyable. Donc, euh, est-ce que vous devriez vous l'acheter si vous avez une Xbox et que vous aimez les jeux de voiture Oui. J'imagine que ça doit être dans les environs 59$. C'est 59$. Ouais, Il va descendre probablement dans les... Peut-être... Quoi qu'il va rester à ce prix-là assez longtemps? Forza 3 s'est vendu cher assez longtemps. Euh, si vous aimez les jeux de course, vous n'avez pas 60$ à mettre sur un jeu de course, allez vous chercher Forza 3. C'est proche de ce que Forza 4 est. Forza 4 ne brise rien. Ce n'est pas révolutionnaire comme jeu de course. C'est juste un petit, une petite amélioration du 3. Mais c'est assez pour faire que c'est vraiment le meilleur jeu de course il euh, y a des dommages on peut avoir ce qu'il n'y a même pas dans grand Turismo, on va rentrer dans une voiture à 300 km h et notre auto est parfaite, en parfait état il n'y a aucun dommage dans Forza, si vous jouez à la poussette votre pare-choc avant va débarquer si vous vous faites rentrer dedans euh, euh, dans, à l'arrière votre pare-choc va débarquer on voit les dommages sur l'auto les, les égratigneurs sur le côté, les bosses il y a des dommages Vous pouvez conduire l'auto de manière différente. Moi, j'aime ça voir une vue plongée sur mon, auto, sur mon auto. Il y en a qui aiment ça conduire de l'intérieur. Si vous conduisez de l'intérieur, chaque auto est fini vraiment comme la vraie voiture. Les détails en dedans, c'est vraiment beau. Euh, vous allez regarder les cadrans. Les cadrans sont tous fonctionnels. S'il y a des, un turbo, le boost, le cadran du boost va être fonctionnel. Le souci du détail est vraiment là. là. C'est des, des gars qui aiment faire ce qu'ils font. Puis, euh, Turn 10, c'est les seuls jeux qu'ils font, c'est des jeux de course. Fait que ça, on ne pas un jeu à chaque année. Fait qu'ils prennent leur temps pour bien le faire. C'est pas comme un jeu de hockey qui va nous servir la même la même, même recette avec juste une coupe de petite amélioration pour nous vendre un jeu à chaque, à chaque, à chaque année. les autres prennent leur temps, ils peaufinent, puis euh, il est vraiment, vraiment bien. Donc, euh, Forza 4, moi je dis, si vous aimez les jeux de course, c'est un achat à coup sûr. Deuxième jeu, euh, c'est un jeu que j'ai malheureusement pas eu le temps de finir. J'étais supposé m'avancer un peu ce week-end. Mais euh, <rire> c'est ça. Vu euh, mon état de bêta tester pour euh, Star Wars en, en ligne, euh, j'ai mis un peu Batman de côté. C'est Batman Arkham City. Si vous écoutez euh, Monsieur Net, si vous écoutez euh, d'autres podcasts, euh, vous n'avez déjà entendu parler. Là. Euh, je vous répéterai pas nécessairement l'histoire et tout ça. Moi je trouve que c'est vraiment une, une bonne amélioration de l'ancien jeu le graphisme est plus beau la ville est plus grande euh, la seule chose, les irritants que je trouvais qu'il y avait dans le premier sont de retour dans le deuxième personnellement me faire narguer par un personnage à chaque fois que je meurs ça me tape un peu sur nerfs. Euh, Fait que quand tu meurs le, le boss du niveau va venir te narguer pour te dire ah t'es mort, t'es mort puis ah t'es pas assez fort, puis je suis plus fort que toi euh, je le sais si je suis mort c'est parce que t'es plus fort que moi ou J'ai fait une erreur, puis je suis mort. Là. Me faire narguer à chaque fois, surtout quand tu as des niveaux que tu vas recommencer la scène, 4, 5, 6 fois. Te faire narguer 4, 5, 6 fois, ça devient fatiguant à un moment donné. Euh, donc, t'aimerais ça juste pour apaiser sur A puis le passer, ça ne marche pas toujours. J'aime moins aussi la manière de gérer l'inventaire que du premier. C'est peut-être juste moi. Peut-être que les autres vont dire « ah Moi, j'aime bien mieux ça comme ça. » Mais j'aimais bien la manière d'améliorer mon costume, d'améliorer mes armes dans le premier. Dans le deuxième, je trouve ça un peu moins intuitif, la manière de naviguer dans les menus euh, pour aller choisir des nouvelles armes, des nouvelles habilités. Euh, ce qui est le fun dans ce jeu-là aussi, c'est que ça, ça c'est long. Vous pouvez passer beaucoup de temps à explorer euh, Arkham City euh, sans nécessairement faire vos missions directement. Euh, si vous vous promenez un peu, vous allez entendre un moment donné, des gens euh, appelés à l'aide. Vous allez sauver ces gens-là. Euh, vous allez vous promener, vous allez entendre des, des, euh, des vilains euh, jaser entre eux autres. Vous pouvez décider de rentrer dans le top et vous battre contre eux autres, les éliminer puis continuer votre chemin. À date, moi, j'ai passé euh, peut-être une dizaine d'heures sur le jeu, puis j'ai même pas encore terminé ma première mission là, parce que je passe du temps à explorer puis aller, aller juste euh, faire, la, faire, faire donner une petite raclée à des vilains puis après ça m'en aller. fait que c'est vraiment intéressant. la ville est énorme, euh, super bien détaillée. si vous avez aimé le premier Euh, allez vous chercher le deuxième euh, vous ne le regretterez pas puis l'édition de collecteur à 99$ est vraiment belle, la figurine est vraiment incroyable est vraiment, vraiment bien faite est-ce que c'est encore limité à une console? C'est non, Arkham City est disponible euh, sur PS3 <coughs> sur Xbox sur PC bientôt, elle a été retardée euh, je crois qu'elle va sortir en décembre mais je ne veux pas m'avancer je suis pas sûr de la date de sortie pour la version PC mais ils l'ont retardée Et puis en 2012, quand la nouvelle Wii va sortir, la Wii U, ben, ça va être disponible là-dessus aussi, comme un an après à tout le monde. Puis, Mais oui, c'est euh, Nintendo s'en s'inventait aussi, euh, ah. qui disait que, que ça allait euh, ça allait sortir euh, quand la console allait sortir dans, dans au courant de 2012, le jeu va aussi être dessus. Mais ça va être trop peu trop tard. Donc, est-ce Arkham City est un achat aussi Bien sûr. À date, je pense que je n'ai pas parlé de jeu que je ne vous ai pas dit de l'acheter. Comme... Donc, ça. en fait, à part euh, de prendre un jeu qu'on a acheté, qu'on a vraiment euh, trouvé ça plate, c'est rare qu'on va faire une chronique sur un jeu qu'on n'aime pas. Ça, ça va arriver, mais c'est rare que je m'achète des ouais. jeux que je n'aimerais pas aussi. Je ne suis pas du genre à acheter un jeu juste pour voir ce que ça a l'air. Je vais essayer des démos, puis si je n'aime pas le démo, je ne l'achèterai pas. Quand il n'y a pas de démo, des fois, j'attends, mais Batman, je savais que C'était presque le même jeu. Là. Puis j'avais bien aimé euh, le premier que j'avais joué lui sur la PlayStation que j'ai terminé. Euh, j'avais déjà ma copie d'Arkham City dans les mains quand j'ai fini le premier Batman. Je l'avais mis de côté un peu pour jouer à d'autres choses. Puis j'ai décidé de le finir avant qu'Arkham City sorte. Donc euh, c'est ça. Si vous voulez un bon jeu de super-héros qui, c'est rare ces temps-ci. Il euh, n'y en a pas nécessairement beaucoup des bons des bons jeux de super-héros, mais la série de Batman, Arkham, Arkham Asylum, puis Batman, Arkham City. Est des bons. On pourrait en profiter pour euh, parler en jeu vidéo pour euh, dire un petit allo euh, aux gens de Mac Gamer peut-être. Oui. Nous, Bonjour. Oh, Nos amis de Mac Gamer, oui. <rire> Dominique ils et. Ils ont sûrement des chroniques aussi, c'est pas un suis pas là. Ça fait oui. Non, ils il en parlent, ils couvrent plus de jeux que que nous autres. Un, ils ont un, il un podcast. De, Dédié à ça. Parce ben puis ils ont, eux autres, qui ont un podcast par semaine, fait qu'ils ont mm -hmm. plus de chances de couvrir plus de jeux que nous autres. Mais oui, on les salue, euh, Dominique, Steve et toute la gang. Hier, je parle de temps en temps, ils m'ont invité sur leur podcast une couple de fois. Là. Puis euh, puis aussi Max Tremblay de l'épée légendaire qui m'a invité une fois. Parlant de podcast, tu mentionnais que éventuellement tu vas faire un, une émission spéciale. Euh, ouais, c'est c'est quelque chose que j'ai commencé à préparer. Euh, Ça devrait être euh, enregistré le 3 décembre. Je ne sais pas si ça va être fait live sur Ustream ou quelque chose comme ça. J'essaie de voir si je suis capable de faire ça live en même temps. Mais euh, en train de préparer un podcast spécial où on va s'amuser avec euh, des gens euh, de d'autres podcasts qui vont être là. Euh, probablement, vu que ce n'est pas un sujet, <coughs> puis là je ne vous parlerai pas du sujet de suite, on va regarder ça un peu pour une petite surprise pour plus tard là. mais comme c'est pas un sujet qui est nécessairement la, la tasse de thé de Simon ou Annick, ils seront probablement pas sur le podcast, mais j'ai des invités de gens que vous aimez et que vous chérissez qui vont être euh, qui vont être là. Faut que je compense. Faut. Ouais ben faut que je compense vu que je, je vais être là. Faut que je compense avec d'autres monde. Si, si vous que le monde aime et chéris. Ah, bien sûr. Donc c'est ça. Fait que oui il y a quelque chose qui s'en vient. Ça va être un, un podcast un peu émission spéciale. Euh, fait que si vous suivez mon compte Twitter ou le compte de CGUAP sur Twitter, je vais euh, je vais annoncer ça euh, probablement d'ici euh, la semaine prochaine ou peut-être deux semaines. Euh, euh, euh, vous si vous dire les invités qui vont être là puis vous donner les détails à savoir ça va tu juste être disponible sur youtube ou euh, sur youtube sur itunes et notre euh, notre site ou si ça va être euh, quelque chose qu'on va faire live aussi sur euh, sur Ustream ou euh, justin tv là justin tv qui est moins de problème parce qu'il a pas d'annonce puis les gens commencent à aimer mieux aller là dessus de notre côté, j'imagine qu'on va se revoir pour le 26-27 décembre? Oui, on va, euh, aller, euh, on va aller plus en détail sur, euh, sur Star Wars The Old Republic. On va avoir eu le temps d'y jouer. Au moins une semaine. Au moins une bonne semaine. On va avoir une bonne idée de ce que ça, ça va donner. On va avoir eu le temps d'avancer un peu nos personnages, puis euh, voir si euh, vraiment on va, on va aimer ça, puis donner des détails. Mm -hmm. euh, mais oui, on devrait enregistrer un prochain podcast, probablement entre Noël et le jour de l'an, pour vous faire un... Un cadeau. Faire un cadeau, un, un, un cadeau <rire> oui, ou pas, mais... Euh... C'est ça, tout un cadeau. Donc, euh, on va vous faire une autre émission euh, durant le mois de décembre. On va essayer de ne pas sauter un autre mois. C'est juste que, comme tout le monde est assez occupé durant le mois de décembre avec les soupers de Noël, de compagnie et tout. Puis, le, comme je vous dis, le 3 décembre, nous autres, on va avoir un enregistrement d'un podcast autre. Euh, ça va nous prendre une autre date, puis la seule date qu'on a c'est le jour de l'an. Donc, on va essayer de vous faire quelque chose dans ces coins-là. On va essayer de bien finir l'année. On va essayer de bien finir l'année, puis on va essayer de la recommencer encore mieux, mm -hmm. en janvier. tas tout compris, Simon? Pas de maladie. <rire> on va essayer. C'est comme, si <rire> comme si on contrôlait ça. Alors, là-dessus, on va, on va terminer le, le podcast. J'avais... un euh, J'avais une petite chronique musicale que je voulais faire, mais il, il commence à être tard, puis on a eu malheureusement des euh, petits problèmes de euh, C'était pour me rappeler que ne faut pas que je saute un mois, puis que j'oublie comment que mes choses fonctionnent. Euh, fait que ça a été un peu comme le premier podcast qu'il a fallu qu'on qu skip la première fois parce que j'avais eu de la misère à... À partir, euh, les, euh, les choses pour enregistrer, ça a été pareil ce soir. Mon nouveau portable me faisait la vie dure. Fait qu'on va euh, sauter la partie musicale pour ce podcast-là, parce qu'il se fait tard. Puis, je vais essayer de vous en reparler euh, la prochaine fois. Dans le pire Mais... des cas, si ça continue comme ça, on fera une autre chronique, justement, sur ton portable. On fera une autre chronique, justement, <rire> sur mon portable. C'est pas de la faute du portable, c'est la faute des programmes que j'utilise sur le portable. Bon. Le portable va très bien. Pour lui, tu... C'est peut-être celui qui chauffe le portable ah, Des fois, c'est le conducteur. D'accord. On appelle ça un code 18. On est que les passagers. Oui. Tu connais ça, un code 18? Oh, tout à fait. OK, c'est ça. Fait que 18 pouces en avant de la machine. Fait que c'est ça. C'était un petit problème technique, donc on va écourcir cela. Euh, on vous revoit milieu décembre pour euh, le prochain podcast. Puis d'ici là, ben portez-vous très bien. Puis j'espère Puis j'espère qu'on qu vous a... Diverti pendant cette heure et demie à peu près. Fait que là-dessus, passez un beau mois puis on se revoit en décembre. Ciao! Bye.